Wann Qibla présente le cœur en action Madaridus Salikin. alhamdulillah, sallallahu alayhi wa a'malina. wa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 Inna Allaha kana alaykum raqiba. Mab'ath assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khair sur Islam. Bienvenue donc à une nouvelle séance de notre série sur Le cœur en accent modèle du Saliki, le fameux ouvrage de l'Imam Ibn Al-Qayyim rahmahu Allah ta'ala, est toujours bien sûr avec l'acte du repentir. La ibada, l'adoration du repentir, la tauba qui signifie revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a couvert la partie La plus importante, la partie majeure de cette grande partie de ce livre. Mais il nous reste quand même, charla ou taala quelques hikam, quelques règles de la tauba à couvrir aujourd'hui et lors des quelques prochaines séances, insha allah ou taala, avant de passer après ça à la prochaine station qui viendra après la tauba, insha allah. Lors de la dernière séance, on a parlé de tauba tou, an nasouh tauba an nasouh. Lorsque la tauba elle est pure, lorsque le repentir est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala on avait dit que certains savants ils ont dit que ça réfère au repentir qui est fait avec l'intention qui est seulement de réparer le mal entre nous et entre notre créateur pas pour parce que la personne a des remords reliés à ses intérêts à elle quelqu'un qui jouait par exemple mettant au jeu du hasard et que après Avec le temps, il réalise qu'il est en train de perdre trop d'argent. Il va dire « Ah, je vais faire la tauba Ça, ce n'est pas une tauba qui est nasouh. Elle n'est pas sincère. L'intention n'est pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains savants, ils ont dit « tauba al-nasouh C'est la tauba qui est globale, qui englobe. C'est un changement de mode de vie. La personne qui faisait beaucoup de choses qui étaient mal et elle se retourne, elle fait comme un « reset recommencer. Re-commencer ses pratiques entre nous et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Recommencer sur un bon chemin. Aujourd'hui, inchallah ta'ala, on va parler d'une question très très importante. La question des péchés, des mauvaises œuvres et la question des péchés mineurs ainsi que les péchés majeurs et quelle est la différence entre ces deux groupes inchallah ta'ala. Mais avant de passer à ça, nous reste juste une petite section inchallah ta'ala, un petit détail sur la tauba. Imam Ibn Al Qayyim rahma Allah ta'ala dit ici: "Wa taubatu al-'abdi lillahi « Lorsque le serviteur, lorsque le croyant, il va faire son repentir, il, se, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. » Cette tawbah, elle est prise entre deux tawbahs. Une tawbah avant elle et une tawbah après elle. Qu'ils les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici la tawbah, encore une fois, le repentir, c'est l'acte de revenir vers notre Créateur, vers notre Seigneur. Mais le repentir du serviteur, de l'être humain, du croyant, il se retrouve à être entre deux repentirs qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux tawbahs qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire nous dit ici فَتَوْبَةٌ بَيْنَ تَوْبَتَيْلِ مِنْ رَبِّهِ سَابِقَةٍ وَلَاحِقَةٍ فَإِنَّهُ تَابَ عَلَيْهِ أَوَّلًا إِذْنًا وَتَوْفِيقًا وَإِلْهَامًا فَتَابَ الْعَبْدُ فَتَابَ اللَّهُ ع Allah Azza wa cite dans le Coran que lui il est at tawab que lui lui il est at tawab ça vient de tawba c'est un acte qui vient de At-Tawba du repentir Tawwab et Allah Azza wa mentionne le même le même titre pour Latruna ou bien plutôt le prophète عليه الصلاه والسلام même dans le du'a du Coran Tawabin Et le prophète, alayhi salam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le serviteur qui est Mufatan Tawwab, qui fait toujours le, le repentir. Alors, comment est-ce qu'on comprend que azza wa il est Al-Tawwab Nous, on est Tawwab parce qu'on se repent vers Allah azza wa pour ceux qui font le repentir, bien sûr, évidemment. Mais Allah azza wa il est Al-Tawwab, le sens du nom Al-Tawwab d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que de un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite la ta'uba. à sang, Serviteur, notre repentir n'est possible que par le fait que Allah Azawajal la facilite. Est-ce que c'est clair? Ça c'est le sens de Allah que lui il est at tawwab avant le repentir. Ça veut dire c'est Allah qui facilite le repentir. C'est Allah Azawajal qui nous a donné la possibilité de se repentir. Après notre repentir, Allah Azawajal il est aussi at tawwab Et ici, le sens de at Al-Tawwab » nous ajoute un autre détail. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Vous comprenez la différence entre les deux Avant le repentir, on a besoin que Allah azza wa nous assiste à faire le repentir. Est-ce que c'est facile de se repentir Est-ce que c'est facile Non, pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours facile hmm? Des habitudes, un mode de vie L'être humain, est-ce que c'est facile pour un être humain de casser des habitudes, de casser un mode de vie et de commencer à nouveau? Non. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des livres qui se vendent sur comment changer les habitudes et ainsi de suite. C'est des best-sellers, les gens vont lire ça et des millions de personnes vendues à 20 millions de copies et je ne sais pas quoi. Et malgré tout cela, lorsqu'on arrive à la pratique, beaucoup de personnes qui lisent tout un livre sur comment changer une habitude ont du mal à implémenter ce changement en tant que tel. Donc de un... Il y a le fait que c'est un mode de vie. De deux aussi, il y a le fait que l'être humain, habituellement, il résiste au changement. Que ce soit un changement qui vient de l'extérieur ou bien même parfois un changement qui vient de, de l'intérieur. Parce que souvent, comme on a dit, un mode de vie, une habitude à la langue, ça va faire partie de tout un système dans lequel la personne va, va vivre. Si on parle, prenons un exemple. Quelqu'un qui veut se repentir de de son, sa source de financement son, son gagne-pain dans sa vie qui est haram, qui est illicite quelqu'un qui gagne de l'argent avec riba, quelqu'un qui gagne de l'argent avec la fraude ou autre chose quelqu'un qui gagne de l'argent avec le mensonge et quelqu'un qui se fait une fortune avec ça et il vit avec tout ça depuis des années est-ce que c'est facile pour lui du jour au lendemain faire, je vais dire faire ouba, khalash, je fais le repentir, j'arrête, non parce que maintenant Ce gagne-pain-là, il a construit tout un système de vie. C'est la vie de luxe, c'est la richesse et ainsi de suite. Alors si moi du jour au lendemain je dis, ah, je coupe tout ça, qu'est-ce qui va arriver Il y a beaucoup de choses qui vont être coupées avec. Donc ce n'est pas facile de se repentir toujours. C'est pour ça qu'on a besoin que Allah nous assiste à faire le repentir. Ça c'est le fait que Allah il est Tawab » avant notre Ta'uba. Après notre taouba, Allah Azza wa Jal, il est à taouba parce qu'il accepte le repentir. Est-ce que les êtres humains acceptent tous le repentir? Lorsque tu fais du mal à quelqu'un ou bien lorsque tu fais du mal en général, est-ce que tout le monde va accepter le fait de dire ah, « je m'excuse, je fais du mal, j'ai des remords, je m'excuse » Non, dans plusieurs situations, les personnes vont dire « je ne vais pas te pardonner parce que tu m'as fait beaucoup de mal ». Allah Azza wa Jal, on ne peut pas lui faire du mal. Ce que on fait de mal, au en fait ce qui paye c'est qui? C'est nous mêmes. Allah Azzawajal, on ne lui fait pas de mal lorsqu'on fait les mauvaises œuvres, et on ne lui apporte aussi aucun bien lorsqu'on fait les, les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne gagne rien de nous parce qu'il est le parfait subhanahu wa ta'ala, il est le tout puissant. Tout le bien vient de lui, subhanahu wa ta'ala, et tout lui appartient, il n'a pas besoin de nous. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est à tawab, avant et après. C'est pour ça, par exemple, je ne vais pas citer ici tout le verset, mais pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez revenir à surat tawba, la surat tawbah, la surat tawbah, sourate le repentir. C'est le verset 117 et 118. Donc, c'est deux longs versets. Allah, il parle, « La qattab Allah ala al-nabiyyi wal-muhadirina wal-ansar, Allah il a fait la tawbah sur le prophète, sallallahu wa sallam, et ses compagnons. » À la fin du verset, Allah a fait le repentir pour eux, sur eux, afin qu'ils fassent le repentir. Donc, notre repentir est pris entre deux repentir d'Allah Azza wa dans le sens pas que Allah il se repent c'est pas ça, c'est difficile un peu de traduire dans la langue française quelque chose en arabe lorsque la grammaire et la structure des mots est différente, mais ici on essaie d'expliquer par les sens pas le mot par mot, Allah Azza wa comme on l'a dit, il est at-tawab tout comme l'être humain il est at-tawab, Allah il est at-tawab mais le sens est différent le, le sens qu'Allah Azza wa il est at-tawab ça veut dire c'est lui qui nous assiste à faire la tauba si on est sincère et aussi après, c'est lui qui accepte La tauba subhanahu wa ta'ala. Ok. Wa nadhiru hada hidayatuhu li'abdihi qabla lihtida. Intéressant ici, il nous donne, il nous fait un parallèle avec une autre question intéressante. Pas directement reliée à la tawbah, mais un autre point très très important qui nous aide aussi dans des questions de qadar, le destin et ainsi de suite. La question de la hidayah, la guidée. Lorsque la personne est guidée, elle est sur le droit chemin. Avant le fait d'être sur le droit chemin, il y a la guidée d'Allah Azzawajal, le fait qu'Allah nous a guidés. Et une fois que tu vas suivre le droit chemin, tu es bien guidé, Allah il te guidera. Donc ta guidée, ta hidayah, elle se trouve à être entre deux guidées qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une avant et une après. Il nous dit par exemple, on va prendre quelques exemples ici, quelques points de repère. Allah اعطاه ربه هدايه الفطره كما accordé la guidée de la fitra c'est quoi la fitra pour nous expliquer c'est quoi la fitra la nature pure c'est la nature que Allah عز وجل il a créé à l'intérieur de l'être humain Qu'il va avec le bien, il va avec la vérité, il va avec le haqq, que ce soit le monothéisme le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, les choses, les pratiques majeures. Lorsque Allah azza wa jalla, ça veut dire qu'il n'y a pas une chose dans la religion de l'islam, dans la religion d'Allah azza wa qui est contraire à la fitra, à la nature normale de l'être humain. Vous comprenez Ça peut être contre notre hawa, grande différence. La religion... Et ici, c'est là qu'on fait toute la distinction. Ici. La religion peut aller à l'encontre de nos désirs. Shahawat, hawa. De certains de nos désirs. Parce que la religion ne peut pas nous ouvrir pleine liberté. Est-ce qu'on peut ouvrir l'être humain à la pleine liberté Tout ce que tu désires faire, tu devrais le faire. Non. Même si en théorie, aujourd'hui, on dit société... Libéral, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Libère-toi, fais ce que tu veux, même si on oublie la religion. Les personnes qu'on appelle, bon, encore une fois, toujours les, les livres les plus vendus et ainsi de suite, « the most successful people », je sais pas quoi, les sept habitudes et les vingt habitudes et les quinze et les trente et les quarante, chacun ajoute un nombre différent pour, pour vendre ses, ses livres. Mais tous s'accordent sur le fait que les personnes qui ont du succès, Bien sûr, selon eux, le, le succès, c'est de se faire l'argent, une famille, ainsi de suite. Ils ne parlent pas de l'akhira, mais si on parle juste de la dunia, toutes les personnes qui font, qui ont du succès, font des sacrifices. Ne se concentre pas sur les choses superflues. On va lire des choses comme tu veux avoir le succès, tu veux bâtir, je ne sais pas moi, ton business, n'importe quelle chose. Alors, première chose, éloigne-toi de la télé. Deuxième chose, ne va pas à des fêtes de parti à chaque semaine et je sais pas quoi. Donc, il y a des sacrifices à faire. Si l'être humain va suivre son hawa, harab. Sans compter après ça, bien sûr, les problèmes de conflit. Parce que cette vie, Allah a fait en sorte que cette vie-là, elle ait des ressources qui sont limitées. Ici, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas tout le monde qui peut être milliardaire. Impossible. Si tout le monde aspire à devenir milliardaire, ça va être la guerre. Tout le monde va... Parce qu'à un certain moment donné, il va y avoir certaines limites qui va, qu va prendre et qui va s'arrêter de prendre. Vous comprenez? Donc, Allah Azza wa il a révélé une religion qui parfois, elle va à l'encontre de nos désirs, mais elle ne va jamais à l'encontre de notre jugement humain de fitra, initial, qu'Allah Azza wa il a mis à l'intérieur de nous. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire Mentir, c'est pas bien Non, non, non, Qu'est-ce que tu es en train de dire Quoi ce principe-là Que mentir, c'est pas bien Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire Voler, c'est pas bien Non, mais t'es fou Voler, c'est pas bien Selon quelle logique Même le voleur, il sait que voler, ce n'est pas Ce n'est pas bien. Mais le voleur va toujours essayer de se trouver une excuse, une justification d'une exception. Le pauvre va dire, ben vous c'est pas bien, mais les riches, ils ont tout pris, et on ne nous laisse pas du, la, la possibilité de travailler, autre chose. Le riche, il va dire, ben les autres aussi, ils se font une richesse avec la fraude, et avec et tout le monde le fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse Donc, on va essayer de se justifier comme une exception. Mais les gens savent qu'à la base, la fitra, la fitra que Allah a créée en nous, elle va en accordance avec avec la guidée. Donc il y a une grande différence ici entre le fait de dire est-ce qu'un être humain peut, est-ce qu'on peut imaginer qu'un être humain s'oppose à l'islam, s'oppose à un message des prophètes, donné pour ce qu'elle prophète, oui, ça arrive, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Et la grande majorité, la majorité des êtres humains ne suivent pas le message d'Allah d'Ambarazod. Pourquoi est-ce qu'ils ne le suivent pas Est-ce que c'est parce que le message est bizarre, est-ce que le message ne va pas avec la nature humaine Non. C'est parce que le message, il est là, de nous libérer de certains désirs, mais avec un changement. Et vous le savez tous, aujourd'hui, c'est toute une science que l'être humain, de par sa nature, il a tendance à résister au changement. Aujourd'hui, ils écrivent des livres et il y a une science de comment faire le changement et faire face à la résistance au changement et ainsi de suite. Donc, la fitra, Allah Azza wa Jalla, il a instauré à l'intérieur de nous, et ça c'est la guider avant notre guider, pour qu'on puisse être prédisposés à accepter la la guider. Vous comprenez? Est-ce que l'islam comme on le connaît, c'est comme si l'islam était une religion. Imaginez si Allah azza wa nous avait envoyé des prophètes qui vont nous dire c'est très important de dire toujours des choses qui sont fausses. Dire beaucoup de mensonges. Faites beaucoup de mal. Coupez vos liens de famille. Des choses comme ça. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, va être prédisposés à accepter un tel message? Non. Mais Allah Azza wa Jal, il a envoyé un message et il a créé en nous une fetra qui va dans le même sens. Donc, lorsqu'une personne, elle va être guidée, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a guidée, de un, de deux, Allah Azza wa Jal, avant de la guider, il a créé en elle la fetra qui la prédispose à accepter la vérité, Et imaginez quoi, guess what? Après la guidée de la personne, qu'est-ce qu'Allah Azawajalla va lui donner après? Une autre guidée, plus de guidée, plus de hideya. Donc, la personne qui est bien guidée, avant cela, c'est pour ça que pourquoi dire tout ça? Pourquoi est-ce qu'il nous dit tout ça? Il nous dit, "Mina Allahu Taala", pour te rappeler que tu es toujours entre le bien d'Allah Azawajalla avant et après. Ne dis jamais que c'est moi. Je suis bien guidé parce que je suis quelqu'un de très sincère, je suis quelqu'un de très fort, je suis quelqu'un de très intelligent. Tout le monde a un problème à faire à couper les mauvaises habitudes et moi je suis capable de couper toutes les mauvaises habitudes et je fais juste les choses qui sont bonnes. C'est moi, non c'est pas toi. C'est parce qu'Allah Azzauddin il t'a aidé avant et il t'aide après. Il t'aide à faire la bonne œuvre et il va te récompenser pour la bonne œuvre. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici Ceux qui ont cherché la guidée, Allah Azza wa Jalla leur a accordé encore plus de guidées. Afwein? Personne ne se guide. Encore, c'est très très simple. Il y a qu'un a'budou, Qu'est-ce qu'il y a après? Il y sirata al-mustaqim. Dans al-Fatiha, en de Tu demandes la guidée qui vient d'Allah Azza wa Il n'y a personne qui est guidé. Même le prophète, a.s. On connaît tous la surah. Il t'a trouvé égaré. Il t'a guidé. Qu'est-ce que ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas dire que, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était comme n'importe quelle personne qui est égarée dans la rue. Non. Hacha. prophète, alayhi wa sallam, il est infaillible. Mais avant de recevoir le message, ce que le prophète, sallallahu alayhi sallam, savait c'était quoi le jeûne de Ramadan? La zakat, comment payer la zakat, comment faire la salat, c'est quoi les meilleurs sunna, c'est quoi la meilleure façon de prier la nuit, la meilleure façon de faire le dua, tous ces détails, non. Vous connaissez le tawhid, Allah il a créé avec le tawhid et c'est un prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne, ne, va, ne va jamais faire le shirk, poly, poly, polythéisme ou bien des choses qui sont graves ou autre chose, même avant de recevoir le message. Mais il ne connaît pas les détails de ce message avant de recevoir la révélation qui vient d'Allah, Subhanahu wa Taala. Donc, toute personne qui est guidée, elle, Les gens du paradis, Janna, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hanbulillahiladzihadana lihada. Wama kunna li nahtadiya lawla anhadana Allah. Han n'aurait jamais été guidé si ce n'était pas que Allah Azza wa Jalla il nous a guidé. Vous comprenez? Donc ça c'est un point très très important. Le contraire maintenant, celui qui est égaré. Allah Azza wa Jalla qu'est-ce qu'il dit à propos de ceux qui sont égarés? Lorsqu'ils se sont détournés de la voie d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait détourner leur cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la personne, elle cherche l'égarement, Allah il va l'égarer encore plus. On a dit ça, c'est un point très très important. On a dit tout à l'heure la question du qadar du destin. Pourquoi est-ce qu'une personne elle est guidée? Pourquoi est-ce qu'une personne elle est égarée? Parce que Allah Azawajalla il sait qui mérite la guidée, qui mérite l'égarement. Celui qui cherche la guidée, est-ce que vous pensez Allah Azawajalla va le va le l'égarer? Impossible. Quelqu'un qui est sincère et qui cherche la guidée, qui cherche la, la voie de la droiture, cherche le bien, c'est impossible d'imaginer qu'Allah Azawajalla va l'égarer. Parce qu'Allah Subhanahu wa Taala il est juste, encore plus que ça, Allah Azawajalla il aime le bien pour ses créa pour ses créatures subhanahu wa ta'ala et en tashkuro yardahu lakum Allah azza wa jalla l'am la foi pour ses är que ses serviteurs soient reconnaissants envers lui mais celui qui cherche le mal celui qui le cherche il cherche le chemin de Allah azza wa jalla il va lui donner avec chaque égarement c'est pour ça les savants ils, ont dit quoi? ils ont dit, la Récompense de la bonne œuvre. C'est une autre bonne œuvre qui va venir après. Quelqu'un qui ne faisait pas la prière, qui ne faisait pas la salat pendant des années. Le jour où cette, commence, cette personne-là commencera à faire la salat, est-ce que ça va être facile Première journée. Non. Ça va demander un peu de sacrifice, un peu de moudjahedah, détermination. Mais la première salade va ramener une deuxième salade, va ramener une troisième, une quatrième, une cinquième, deux jours de salade, une semaine de salade, un mois de salade. Et à la longue, la salade va devenir quelque chose qui est très facile pour, les pères, pour la personne. Vous comprenez Parce que à chaque salade qu'elle fait, Allah Azza wa il la rapproche encore plus, cette personne. Ce croyant se rapproche plus d'Allah Azzawajal et il se trouve à être plus apte à faire les bonnes œuvres. Et le contraire, lorsqu'on fait une mauvaise œuvre, les ulama ils ont dit Premier blâme, la première punition d'une mauvaise œuvre intentionnelle, volontaire, c'est une autre mauvaise œuvre qui va venir après. Parce qu'ouvrir une petite porte, après ça, la personne va ouvrir une porte un peu plus grande on connaît tous les très fameuses pa paroles qui vole un œuf, volera un œuf. Donc, c'est une porte qui mène à la prochaine, Vous comprenez Ça, c'est la nature de la vie, comme Allah a créé. Il y avait une question Très très très bonne question. Est-ce que c'est facile de vouloir? Est-ce que c'est est -ce est suffisant de vouloir? Oui et non. C'est suffisant de vouloir, mais une fois qu'on veut quelque chose, il y a aussi le degré de volonté, le degré de détermination. C'est ça ce qu'on appelle dans la religion, on appelle ça asdok. Asdokilah et asdok, comme certains savants ils ont dit. Le plus que la personne est sincère et déterminée, le plus qu'Allah Azza wa elle va lui faciliter. Les gens ne sont pas tous au même, au même degré. Il y a quelqu'un qui veut faire le bien. Mais il veut et « Ouais, je voudrais bien. » Mais au moindre empêchement, il va dire « Je laisse pour la prochaine. » Vous comprenez Ça, ce n'est pas comme une personne qui ne veut même pas faire le bien. C'est certain, auprès d'Allah Azza wa Mais ça aussi, ce n'est pas comme une personne qui est tellement déterminée. Donc la question, comme on a dit la réponse, c'est « Oui et non. » Allah Azza wa Jal, s'il sait que la personne elle est sincère, Tant qu'elle est sincère à Allah, il va l'aider. Le problème, ce n'est pas le seul fait d'avoir une détermination qui est faible. Ce n'est pas ça en tant que tel. Parce que avec une détermination qui est faible, en théorie, si la personne, elle continue quand même d'avoir sa détermination, continue d'essayer. On a parlé tout à l'heure, la sœur nous rappelle si la question des habitudes. La personne, elle continue d'essayer. Ça ne marche pas. Mais elle continue parce que c'est une bonne habitude qui est difficile à développer pour elle. Si elle continue... Allah azawajid il va l'aider, Elle va aboutir n'cha Allah taala. Le problème c'est pas ça, ça c'est la théorie. La pratique c'est que lorsqu'une personne a une détermination qui est faible, qu'est-ce qui arrive à long terme? Pas nécessairement à long terme, mais hein, la détermination va probablement s'affaiblir et disparaître à un certain moment. Comprenez? Donc oui et non. Si si j'ai une, si quelqu'un a une détermination qui est faible. Mais tant que quelqu'un, il veut faire la prière de la nuit, qiyam ullay. C'est facile pour, comment on dit, the average person, personne normale, personne normale, prise dans la rue comme ça, faire qiyam prière de la nuit, de façon quotidienne et régulière. Non, certainement pas. C'est pour ça que c'est un signe de véracité de l'iman. Si quelqu'un est capable de le faire de, faire de façon régulière, entre elle et entre Allah, c'est que vraiment la personne est, est sincère dans son Iman, inshallah. Par contre, si la personne commence, commence et elle chute, c'est une détermination qui est faible, mais qu'elle développe quand même, qu'elle continue à nourrir. Quelqu'un fait Qiyam qu ou Layl pendant deux nuits, troisième nuit, ah, il va dire « je ne vais pas faire aujourd'hui ». Après ça, il arrête pendant une semaine. Après une semaine, non, non, il faut faire Qiyam Layl ». Je commence à faire la prière de la nuit encore. Pendant trois nuits. Après ça, ma détermination, elle, elle baisse. Tant que tu es sur ce chemin, tu vas, tu vas finir, incha'Allah, par y arriver. C'est pour ça que certains des salafs, ils ont dit J'ai souffert avec Qiyam layl pendant 20 ans. Ça veut dire pour, que, pour, pour faire Qiyam al-Layl. Après ça, je m'en suis réjoui pendant 20 ans. Vous comprenez C'est devenu une habitude tellement facile à faire et c'est devenu une expérience de, de imam. Mais comme on a dit, si quelqu'un maintenant a une détermination tellement faible que, ouais, je vais faire, inshallah, ce soir, inshallah. C'est ça, ce soir, non Ça va être demain, inshallah. Demain Pas ce soir, peut-être la semaine prochaine, inshallah. La semaine... Et toujours, un, Ça veut dire une détermination, oui, elle est là. La personne est sincère. On ne peut pas dire que la personne elle dit des mensonges, mais sa volonté est tellement faible que Allah Azza wa ne va peut-être pas l'aider parce qu'elle n'est pas prête à sacrifier même le minimum. Pour Allah Azza wa Jal. Non, pour Allah Azza wa Jal. Alors, وَهَاذَا الْقَدْرُ مِنْ سِرِّ Ça, c'est, ça fait, ça vient... Du sens des noms d'Allah Azza wa Jalla Qu'il est le premier et le dernier Allah il est al awal wa al akhir Qu'est-ce que ça veut dire al awal al Le premier sens Le sens direct De ces noms d'Allah Azza wa Jalla Le premier et le dernier C'est que Allah il est le premier à rien avant lui et Allah il est le dernier à rien avant lui Mais parmi les sens indirects Bien impliqués De ces noms d'Allah Azza wa Jalla C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Il est celui qui nous donne la possibilité de faire toute chose et il est aussi celui qui vient après toute chose subhanahu wa ta'ala pour nous aider et pour nous récompenser subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu narithu al wa man 'alayha. Comment dire aussi inna lillahi wa inna ilayhi On vient d'Allah on va revenir vers Allah. Vous comprenez parce que n'y a rien qui est infini lorsqu'on parle de nous en tant que créature. On a tous un début et une fin. Toute, toute action, toute expérience, elle a une, un début et une fin. Même le bien en tant que tel, il a, une, il a un début et une fin. Mais Allah a facilité ça avant et il va l'accepter et le faciliter aussi après. Si <t 'en -t 'en> on parle maintenant de tauba sous un autre angle, pris aussi entre un début et une fin, en termes de temps la taouba elle a un début c'est quand le début de la taouba lorsque une personne va faire le repentir quand est-ce que va être le début de la taouba en tant que tel? Hmm? dès qu'elle fait la mauvaise action est-ce qu'elle a déjà commencé la taouba ou c'est ju juste, juste après après donc dès que la personne elle cesse de faire le mal elle est son remords, elle revient vers Allah ça c'est le début de la taouba La fin ultime de la tawbah. Écoutez bien ça, il nous dit la fin ultime. Donc là, on va regarder encore plus large. Regardez ce ça c'est le miracle de l'islam, en et qui vient aussi avec le miracle de la langue arabe. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. La fin de la tawbah c'est quoi? C'est revenir, regardez, le début de la tawbah, revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a fait le mal, la personne va revenir vers Allah. Dans les actions, dans cette vie du bas La fin de la tawbah, c'est quoi Revenir vers Allah azza wa jall dans l'au-delà. On va revenir auprès d'Allah azza wa jall pour recevoir la récompense. Parce que rappelez-vous, dans la langue arabe, on avait dit tawbah. Ça réfère à quoi dans la langue arabe Revenir. Dans la dunia, quelqu'un a fait le repentir taouba, il est revenu vers Allah, vers le chemin d'Allah. Dans l'au-delà, la fin de la taouba, ça va être de revenir vers Allah pour prendre la récompense, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, « وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَ اللَّهِ مَ Allah, il a dit, celui qui fait la taouba, dans le sens du repentir, et il fait les bonnes œuvres, alors... Il va faire la tauba vers Allah. Certains savants de tafsil, ils ont dit tauba vers Allah, ça veut dire qu'il va revenir vers Allah pour avoir la récompense le jour dernier. Et ça, c'est le verset 71 de sourate al-Furkan. furqan Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Inch'Allah, avant de passer à la partie principale qui est sur les péchés mineurs et les péchés majeurs. Ouais. Ce n'est pas nécessairement la, la, la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. La fetra. Parce que discerner entre le bien et entre le mal, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend aussi de l'expérience parfois de la personne et ainsi de suite. Mais la fetra, c'est le fait d'être prédisposé à ne pas voir le bien et le mal de la même façon, lorsqu'on nous le présente. Vous comprenez Vous comprenez la différence entre les deux La différence entre les deux, c'est quoi Parce que si, si on dit que... Ça, ça, ça se relie un peu à la question aussi de la raison, l'aql. Les savants, ils parlent beaucoup de ça. Ils parlent... Est-ce que Allah wa nous prend pour responsable avec notre raison Est-ce qu'on est, qu est responsabilisé par la raison seulement La niya, mais est est la hudja, la preuve qu'on reçoit d'Allah Azza wa est-ce que c'est la raison La preuve, la preuve. C'est les prophètes, n'est-ce pas C'est les messages, les révélations. Ça veut dire, qu'est-ce qui te prouve que l'alcool c'est haram, qu'Allah n'aime pas l'alcool Est-ce que c'est la raison Non, c'est un prophète. Le jour dernier, Allah Azzawadu ne va pas te dire « T'as bu de l'alcool, pourquoi ?»« Parce que je ne savais pas que ce n'était pas bien. »« Mais tu avais quand même une raison. Pour... » Non, Allah Azzawadu va te dire « Est-ce que tu as reçu le message d'un prophète ou non ?» Même si la raison elle seule, en théorie, elle est suffisante pour savoir que l'alcool, ce n'est pas bien. C'est pour ça que Allah Azzawadu a dit « kunna nasma'u na'qilu na ma kunna fi ashabi, les gens de l'enfer ils vont dire quoi le jour dernier si on entendait ça veut dire si on entendait le message si l'aql ah, il y a un coran, il y a un prophète on va écouter qu'est-ce qu'il est en train de nous dire qu'est-ce qu'Allah ou au moins si on raisonnait l'aql, on ne serait pas ici en enfer aujourd'hui comprenez mais Allah Azza wa il nous prend pour responsable par la fitra le aql, la raison ainsi que la, euh, la, la fitra le wahi, ça c'est le luxe, en plus qu'Allah nous a donné, vous comprenez Parce que la fétra, comme on a dit, la fétra, est-ce que un jeune de 18 ans, de 16 ans même, mukallaf en islam, 15 ans, moukallaf, est-ce qu'il peut, avec sa fétra, dans ses premières expériences de la vie, faire la distinction entre le bien et le mal tout de suite en général, il peut y avoir des exceptions, des personnes vraiment, comment on dit, entre guillemets, quelqu'un d'eux, illuminé. Mais pour un jeune, habituellement, quelqu'un très jeune, il commence, il vient d'atteindre le sinulbulur, l'âge de le boulour Et la première chose pour un jeune, c'est commencer à expérimenter sur tous ses désirs, shahawat et ainsi de suite, tout ce qu'on lui présente, c'est intéressant. Est-ce qu'un jeune habituellement... On donne un exemple, ce n'est pas spécifique aux jeunes mais on essaie de, de donner un exemple qui est très, très clair. Est-ce qu'un jeune par la simple fitra va pouvoir réfléchir et dire « Ok, ça c'est le bien à faire, ça c'est le mal à éviter. » Non. Parce que la fitra, la fitra, elle est là, elle est présente. Mais la fitra, ce n'est pas une force active. La fitra, elle ne fait pas la recherche, elle ne sort pas pour... Vous comprenez Il y a, eu, il y a de rares exceptions. Mais pour la majorité des êtres humains, la fitra, c'est à l'intérieur elle ne fait que confirmer ce qu'elle reçoit. Lorsqu'elle reçoit un message d'un prophète, qu'on parle par l'aql et ainsi de suite, la fétra ne va pas rejeter, ne va pas dire, mais c'est inhumain, ça, c'est incroyable, je ne peux pas accepter ça, vous comprenez Donc c'est ça la différence entre le fait que le peut ne, ne met pas au même niveau le vrai et le faux, mais elle ne peut pas par elle seule être une force active qui va dire, ok, ça c'est le bien et ça c'est le mal. C'est clair Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. De quoi... De Pourquoi est-ce que la personne serait-elle incapable de savoir de quoi se repentir que Un exemple, juste pour éclaircir la question. Ok. Bah ici il y a il y a deux choses. Si c'est parce qu'on ignore ce que Dieu il veut de nous, ce que Allah il veut de nous, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, alors là ce qui est important, comme on a dit, c'est pour ça qu'Allah nous a envoyé des prophètes, c'est d'aller chercher c'est quoi le message divin qui nous vient à travers le prophète, dernier prophète pour nous, Al Salam ou pour les nations avant nous, pour le, avec leurs prophètes, et de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans les relations. Par exemple. Dans le commerce. Parce que ça, on ne peut jamais arriver à un consensus entre nous en tant qu'être humain. Parce qu'il y a des intérêts, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont différentes. Maintenant, si ta question, elle est plus reliée à ma vie personnelle. Ça veut dire, excusez-moi pour le mot, mais les choses sont tellement messed up. J'ai tellement, quelqu'un a dit, moi j'ai tellement fait de mal, j'ai tout qui est corrompu. Je ne sais même, même plus de quoi faire m'en repentir. Ça c'est un peu le sens de ce qu'on a mentionné lors de la dernière séance, c'est ça la taouba an-nasouh. Faire une touba qui est globale. comme dans le dua, la fameuse invocation du prophète sallallahu alayhi wasallam, Allahumma astaghfiruka min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'lam comme dans une narration ou comme a dit tu demandes à Allah de te pardonner du mal que tu connais et du mal que tu connais pas. Tant que l'intention elle est là, la détermination que dans l'avenir inchallah, je vais essayer de ne faire que du bien. Mais pour ce qui est avant, c'est tellement compliqué, mélangé, que je n'arrive plus à retracer le mal que j'ai fait. Ça répond un peu à la question Très bien. Oui, à l'heure. « Wallahu yahdi ilayhi man anam » Allah Azza wa Jal, il guide celui qui fait l'inaba. L'inaba, c'est un peu le même sens que « tawbah ». Même si après ça, on va voir Manzillatul Inaba avec quelques distinctions. Mais c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ou Yahdi, ilaihi mayyuni, c'est ça la l'aïa. Donc, c'est exactement ça ce qu'on est en train de mentionner. Celui qui veut se retourner vers Allah, celui qui veut se tourner vers son créateur subhanahu wa ta'ala, Allah, il va le, le guider. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ya Allah, je veux faire le bien, aide-moi, Ya Allah, aide-moi à savoir c'est quoi le bien à faire. Ya Allah, aide-moi, je suis prêt à faire des sacrifices, à changer mon mode de vie, à faire des changements. Je veux juste être une bonne personne. » Et que Allah, il va te laisser, il ne va pas t'aider, il ne va pas te guider. C'est impossible, vous comprenez Parce que Allah, Azza wa c'est comme lui, il a dit, subhanahu wa ta'ala. « Wa ala Allahi qasdu sabi. » Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est écrit un devoir sur lui-même, subhanahu wa ta'ala, de nous clarifier le chemin de... La vérité est de nous aider à le suivre. Si on est sincère, bien sûr. Vous comprenez En passant ici, la question de si on est sincère, est-ce que nous on peut savoir c'est qui qui est sincère Est-ce qu'on peut savoir qui est sincère hum À la limite, on peut savoir nous-mêmes. Même si même nous-mêmes, parfois par manque de connaissance, ce, ce qu'on est en train de faire à travers cette série, ça veut dire faire une analyse minutieuse de la vraie psychologie humaine parce que c'est Allah Azza wa qui nous décrit la vraie psychologie de l'être humain qu'est-ce qu'il y a, on ne parle pas de psychologie aujourd'hui qui est souvent une science de, de euh, théo, théorie et ainsi de suite mais on parle de notre créateur ce qu'il sait de nous, ce que nous on ne sait pas vous comprenez, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça, parce que parfois c'est tellement précis parfois il y a un mensonge au fond de nous-mêmes qui est tellement caché On ne va pas le voir facilement, comprenez. On va avoir plein d'exemples, Richard taala dans cette série, inchallah Donc oui et non. Moi, je connais mes intentions, mon degré de sincérité, plus que vous le connaissez. Mais Allah il connaît mon degré de sincérité plus que moi, et ça s'applique à tout le monde, vous comprenez. Mais là, est-ce que nous, on peut savoir qui est sincère et qui n'est pas pour les autres? Parce que la sincérité, c'est dans le cœur. La sincérité, ce n'est pas dans les mots. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que ça arrive beaucoup que quelqu'un quelqu soit égaré. Mais Jean va dire, pourquoi tu es égaré ainsi de suite Moi, je veux le bien, mais ça ne marche pas. Moi, je suis sincère, mais Allah ne m'aide pas. Dieu, Dieu ne m'aide pas. Et là, beaucoup de personnes, ça va être une fitna pour eux. Ils disent, mais, regarde, lui, il veut tellement le bien, mais malgré ça, il est tombé dans Dans les neuf, comprenez Est-ce que tu as pris ces paroles pour acquises Qui te dit que ces paroles sont véridiques, comprenez Beaucoup de personnes font, font le mal et disent oh, « Moi, je, je veux vraiment juste faire le bien, mais <rire> j'arrive pas, j'ai tout essayé pour faire le bien. » Non, mais Allah Azza wa il sait que tu as à l'intérieur de toi-même des mensonges. Tu n'es pas « Lesta tu n'es pas vraiment véridique dans ton intention, comprenez Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un va dire, moi je vais faire la taouba repentir du gain qui est haram. Je me fais de l'argent qui est haram. Je ne veux plus me faire de l'argent qui est haram. Je vais me trouver une source d'argent qui est halem. Okay? Je ne veux pas frauder et ainsi de suite. Mais la personne, au fond de elle-même, sa vraie intention, c'est que je suis prêt à faire des concessions, à ne plus chercher le haram, la fraude et ainsi de suite à condition que je trouve une source de revenu comparable, équivalente, qui est halal. Excuse-moi, mais ce n'est pas ça l'intention qui est sincère. Ça, c'est facile. ne pas faire de la fraude si Allah il va me donner une autre façon de me faire de l'argent, exactement la même chose, mais, mais dans le halal. Vous comprenez Moi, j'étais personne, je suis devenu un millionnaire à travers la fraude, et je veux maintenant, je suis capable, je suis prêt à, à arrêter de frauder, ou de voler, ou de faire le riba, ou n'importe quelle autre chose, si Allah, il va me donner un chemin pour rester millionnaire, mais à travers le halal. Ça marche pas comme ça. Parce que Allah, il ne t'a pas dit, fais la ibada avec des conditions. Comprenez VIP, ibada pour les millionnaires, ibada pour telle chose. Non. Tu dois être capable de faire la tauba, suivre le chemin de la vérité, même si tu vas perdre des intérêts de cette vie du bas monde tout en croyant et ça c'est un autre point tout en croyant bien sûr que celui qui craint Allah qu'est-ce qu'Allah il va lui donner Allah Azza va lui donner le rizq de là où il ne s'attendait pas à chaque fois la règle chez les ulama ils disent les savants ils disent celui qui laisse quelque chose pour Allah Allah il va lui donner quelque chose qui est meilleur men tarakasheh an lillahi awadahu allahu khairan minhu n'est pas moi et à toi de Dire à Allah C'est quoi la chose que je veux à la place Comprenez Là, c'est tawakul Tu places ta confiance en Allah Tu sais que Si tu vas laisser le haram Tu ne vas plus être un millionnaire demain Probablement Mais qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qu'Allah va te donner à la place C'est Allah qui le sait Comprenez Ça c'est un détail important Taïeb On va passer incha'Allah A la question des Des péchés maintenant. Puisqu'on a parlé de la tauba du repentir, il faut parler du mal en tant que tel qui a existé avant le repentir. Ce mal-là qu'on appelle un, un péché. Bien sûr, aujourd'hui, est-ce que c'est bien le mot péché dans la, dans la culture C'est un mot qui est beaucoup utilisé Non, c'est perçu comme quelque chose de rétro, rétrograde, péché. C'est quoi ça, un péché Il y a des crimes, il y a des trucs comme ça. Péché, c'est quoi ça, un péché Vous comprenez Ou On utilise ça pour faire, je ne sais pas moi, des des histoires fictives et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention ici de ne pas se moquer des sha'aïrs d'Allah Azzawajan et du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le concept qui s'appelle « al-vembe », le péché, « al-khati'a ». Et ça, c'est beaucoup plus grave qu'un crime, que n'importe quelle autre chose. C'est parce que c'est entre nous et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Un péché, probablement que la justice C'est pas la police qui va cogner à ta porte pour te pour te dire t'as commis un péché, mais les péchés quand même ils vont être exposés devant Allah subhanahu wa taala le jour dernier. Ça commence après la mort que la personne va voir c'est quoi vraiment l'impact de ses péchés. Est-ce que les péchés sont tous au même niveau? Non. Nous dit le Coran et la Sunna sont classifiés en deux groupes des péchés mineurs et des péchés majeurs et ça c'est dans le Coran dans le Coran, ainsi que dans les hadiths les narrations du prophète entre autres par exemple Allah azza wa Jalla, il dit dans sourate an nisa verset 31 in ankum si vous évitez les interdits majeurs on va vous pardonner vos sayi'at, ça veut dire vos péchés mineurs. Vous comprenez ici la règle Si vous vous éloignez des péchés majeurs, on va pardonner vos péchés, qui sont sayi'at, ça veut dire les péchés mineurs. Dans une autre ayah de surat an najm un autre verset surat Al-Najm, numéro 32, Allah Azza wa Jalla il décrit les croyants. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, « Alladhina yad yutanibouna al-ithmi » Ceux qui évitent les péchés majeurs, ainsi que al les péchés qui sont immoraux, à part quelque chose qui s'appelle al Là on va s'arrêter à ce verset un peu parce que c'est important. Allah, Azzawajal, il nous mentionne quelque chose qui s'appelle les péchés majeurs. Inta Tanibou »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 Des croyants. C'est comme ça que Allah Azza wa décrit les croyants. Que veut dire le mot « lamam » Ça c'est central pour comprendre c'est quoi un péché majeur, c'est quoi un péché mineur. nous dit si l'imam alayhi rahmatullahi ta'ala « Et est et est et le il a comme un -hmm. il nous dit de un, on va, on va, on va, revenir à ce verset on va s'étendre un peu. Donc juste Je dis que les, les péchés mineurs dans la religion, en islam, s'appellent aussi dans certains textes, « El-Muhakirat ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il wa a comme moi Attention aux péchés qui sont muhaqirat. » Qu'est-ce que ça veut dire muhaqirat Les péchés qui sont sous-estimés. Muhaqirat, ça veut dire quelque chose. Tu « Tu dis ça, c'est rien. » Pourquoi C'est quoi, quoi le problème des, des péchés mineurs Parce que, attention, et c'est quand on dit péché majeur, péché mineur, on n'est pas en train de dire qu'il y a des péchés majeurs qui sont graves. Péché mineur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le sens de cette classification, vous comprenez Ce n'est pas pour dire qu'il y a des péchés qui sont acceptables, d'autres péchés qui ne sont pas acceptables. Ce n'est pas ça le sens. Un péché mineur en tant que tel, un péché mineur à lui seul, Il peut être effacé même sans taube. Dans le hadith du prophète ﷺ, al-salaahat al-khams, al wa al-jum'aat ila al-jum'a, wa Ramadan ila Ramadan, mukffirat li ma beynahun majtunibat al-kabair, ou ida sh-tunibat al-kabair. C'est le prophète ﷺ les cinq prières, les cinq salats quotidiennes. Jum'a à Jum'a, le vendredi au vendredi, la prière du vendredi. Le ramadan au ramadan. Donc on a de façon quotidienne les cinq salat, On a de façon hebdomadaire Jumu'ah Et de façon annuelle nous avons ramadan. Il nous dit, elles effacent ce qu'il y a entre elles. Ça veut dire, par exemple, de façon quotidienne, entre dohr et entre asr. Si la personne elle fait la prière de dohr et prière de asr, bien soigné, comme Allah il a dit, ça efface les péchés qui sont entre les deux. Entre d'or et entre as. À condition que les péchés majeurs soient évités. C'est le hadith du prophète. Vous comprenez Donc, prier à lui seul un péché mineur, peut être effacé avec les bonnes œuvres. Il n'a pas fait de repentir. Même si la personne n'a pas fait de repentir, à condition qu'elle évite les péchés majeurs. Mais là, c'est quoi le, la, la vraie gravité du péché qui est mineur. La répétition, ça devient une habitude. De deux, qu'est-ce qu'il y a aussi Sous-estimer. Mais c'est quoi la gravité Une fois que ça devient sous-estimé, ça, ça devient normal, ça devient un péché va près de devenir halal dans la perception de la personne, elle va le banaliser. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça va emmener vers le péché majeur. C'est pour ça que les savants ils disent « El ma'asibari du kufr » Les péchés, même les péchés mineurs, c'est un chemin vers le coffre. Pourquoi? Parce qu'un péché mineur amène un autre, amène un autre, amènera un péché majeur et un jour il va même amener là les créances peut-être, le coffre. Iyadim billah », vous comprenez? Parce que ça affecte le cœur, ça affecte le niveau de humain du cœur. Si c'était seulement la punition pour le péché en tant que tel, c'est faisable, c'est assez facile parce qu'à travers les bonnes œuvres et les salats et la sadaqa et ainsi de suite, ça va faire partir. Mais le problème avec le péché, péché mineur, c'est quoi C'est que, de un, ça s'accumule sur la personne. Donc, beaucoup de petites choses ici, comme dans le hadith du prophète, « muha Faites attention » aux péchés qui sont sous-estimés, comment est-ce que le prophète Sarasim a donné l'exemple qui pourrait nous dire c'est quoi l'exemple qu'il a donné à la fin de ce hadith Il a dit le prophète Sarasim c'est comme un groupe de personnes qui sont ensemble et chacun est parti à amener une seule branche, une petite branche comme ça, un morceau de bois, petit morceau de bois. Ils ont tout mis ensemble et ils ont pu allumer un, un grand feu. Vous comprenez Beaucoup de péchés mineurs peuvent devenir plus grands qu'un péché majeur. De un, de deux, péché mineur, comme on a dit, une fois, on banne, une fois que ça va devenir banalisé dans le cœur de la personne, dans la perception de la personne, ça va faire en sorte qu'elle va percevoir le péché majeur maintenant comme un péché mineur. Si le péché mineur devient presque halal, ce n'est pas grave, alors imaginez le péché majeur. Il va devenir un péché mineur, vous comprenez Ça fait partir la crainte d'Allah Azzawajal du cœur de la personne. C'est ça le danger des péchés les péchés mineurs. OK. on va revenir illa al-lamam. Et il est al-lamam mentionné dans le verset est Donc ici, on va revenir au verset de sourate An-Najm. Celui qui évite les péchés majeurs, péchés immores, sauf al-lamam. Première interprétation du verset, ils ont dit c'est exception, istithna muttasil. exception qui est liée à ça. ça veut dire le la, c'est un péché majeur ou c'est un péché immoral quel serait le sens ici pourquoi est-ce qu'il y a une exception quel serait le sens de l'anat selon cette interprétation selon vous condition particulière qu'entraîne okay, baroura qui peut-être mais celui qui ne sait pas c'est pas on va l'utiliser plus tard Inshallah, on a une réponse qui s'apparente un peu à ça selon cette interprétation ça veut dire que les mots les, les, les croyants c'est ceux qui évitent péché majeur les péchés immoraux sauf les mêmes sauf très rarement quelqu'un a fait une fois dans sa vie un péché majeur et n'a plus refait ça a fait la tauba. Ça ne fait pas sortir cette personne-là du cercle des croyants qui sont pieux. Vous comprenez C'est clair. Parce que la première interprétation, elle est claire. Donc ici, la même, la même peut être des péchés majeurs, un péché immoral. Mais c'était une erreur. Ça ne s'est plus reproduit après ça différence entre celui qui commet un péché l'a a commis un péché une fois et il a fait repentir une fois dans sa vie c'est grave et il le sait et il le garde toujours en tête et il, est toujours, il se sent mal et il a des remords et entre celui qui accumule une collection de péchés majeurs sans problème Comprenez, c'est pour ça que les ulama ils ont dit la comparaison entre le mou'min et entre le mounafiq le croyant le mou'min il perçoit ses péchés comme une montagne qui risquerait de tomber sur lui. Le que l'hypocrite, pour lui, ses péchés, c'est comme une mouche qui a atterri sur, sur son nez. C'est un peu gênant. Vous comprenez Différence ici, encore une fois, sur la question de la perception. Comment est-ce que la personne, elle perçoit les erreurs qu'elle a faites Le croyant, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. طيب والجمهور على انه استثناء donc ici regardez bien le mot lamam comme une fois le miracle de la l'Anangara le mot lamam il fait reference a quelque chose qui est alamma bishay alamma bishay c'est quoi il a fait, il a fait, il a fait un il, il s'est un peu rapproché de la chance. Vous comprenez Il n'est pas rentré à l'intérieur de la maison. Il était autour. Donc, selon cette première interprétation, que ces croyants-là, ils ne commettent pas les péchés majeurs et immoraux, sauf une courte visite. C'est arrivé rarement. Vous comprenez Deuxième interprétation de ce verset, qui est l'interprétation de la majorité des savants, Exception ici, c'est une exception pas reliée directement au majeur et au mineur. C'est une exception d'un autre, un autre type. Ça veut dire que les, les croyants, c'est ceux qui évitent les péchés majeurs et immoraux, sauf les péchés mineurs. Immoral, ça, fait, ça, ça peut faire partie des péchés majeurs, ça peut faire partie des péchés... Mineur. Même si en général, ça fait partie des péchés majeurs. Comme on a dit autrefois, un péché immoral, c'est un péché qu'on appelle fahrich. Ça veut dire ce qui, même aux yeux de la société ou autre chose, pourrait être quelque chose qui est répugnant. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a commis la fornication, zina, par exemple, c'est un péché majeur, immoral. Quelqu'un, quelqu'un qui a fait riba, riba, c'est un péché majeur comprenez Mais est-ce que c'est -ce est immoral au sens, au sens de l'ârdre Est-ce que c'est répugnant Est-ce que c'est répugnant Est-ce qu'on est qu va dire « staghfirullah » Non, c'est plus au sens de la religion. C'est qu'Allah, Azza wa Deul, c'est grave. « Faitdanou biharbi minallahi wa Mais la perception humaine qu'on a, qu a ce n'est pas une question de valeur ou autre chose. Non, c'est une question de principe. Allah, Azza wa il a interdit, c'est un péché majeur. comprenez Non. Donc ici, selon la deuxième interprétation, que les croyants, ceux qui évitent les péchés majeurs et les péchés immoraux, sauf l'amam, l'amam ici, les péchés mineurs. Mais pourquoi est-ce que ça s'appellerait l'amam ici, il nous dit, « Mais il y a eu l'amam, et il n'y a pas de l'amam, comme il a dit Abdullah ibn Amr ibn Al-As, euh, « comme dit, Ma alam qalbi ta'im. Vi kommer att komma tillbaka till detta, inshallah. Sedan den andra interpretationen, det är lika, lika. Det betyder att du är runt de större synderna. Förstår du? Lika? Du limubichei, du är Det är det. Det är det. Det är det. Ma ra'aytu ashbah Abu nabi sallallahu Ibn Abbas c'est le grand savant de tafsir le grand cousin et compagnon du prophète sallallahu alaihi Le que je peux vous donner pour la il c'est ce que le sallallahu va citer le hadith qu'est-ce que le prophète sallallahu Inna Allah Adam min la mahala Allah azza wa jalla Il a écrit sur chaque être humain sa part de fornication qu'il ne pourra pas éviter. Fazina al an fornication de l'œil c'est de voir, wa al-lisan an la fornication de la langue c'est de parler, wa an-nafs tamanna wa elle alam mais après ça, et la partie intime va soit accepter ou rejeter. Vous comprenez Alors il est en train de dire, Ibn Abbas, anhumma, que dans ce hadith du prophète, wa sallam, il y a exemple, qui est là même, péché mineur, qui tourne autour de la fornication. Vous comprenez la différence Ici. Donc ça c'est l'interprétation de Ibn Abbas, qui est de l'interprétation de l'église. Donc, qui pourrait nous, nous rappeler c'était quoi la première interprétation Que veut dire l'amam sur la première interprétation. sur la première interprétation. L'amam, c'est tous les péchés. Même un péché majeur. Tant que c'est arrivé à l'occasion. Ça, c'est l'opinion de la minorité des ulama, comme Abdullah ibn Amr ibn Al-As, compagnon du prophète, Salah Asimil, a dit, « L'amam maduna shirk » Là-même, c'est tout ce qui est moindre que le polythéisme, que la mécréance. Pourquoi Parce que tout ce qui est moindre que le polythéisme, est-ce qu'Allah, Azza wa il le pardonne s'il veut Oui. Même, même sans repentir Oui. « Allah ne pardonne pas quand lui associe d'autres partenaires. » et il pardonne ce qui est moindre que ça à ce qu'il veut c'est très important de comprendre ça ici, très très important ça c'est les bases de notre croyance c'est très important pour ne pas être dans la, dans la confusion parce que ça c'est le des choses qui sont très claires dans le Coran qui nous aident aussi à comprendre tous les hadiths et les ayats dans le Coran ça c'est des grands principes de l'islam Il y a les péchés. Personne n'a commis un péché. Et elle a fait la taouba. Repentir. Et il y a la personne qui a commis un péché et qui n'a pas fait la taouba. Pas de repentir. La personne qui a commis un péché et qui a fait la taouba, fait le repentir. Est-ce qu'Allah va lui pardonner? Oui. Pour tous les péchés, ou bien est-ce qu'il y a une exception à ça? Les droits des êtres humains, ça c'est question de al qisas Si l'autre personne ne Mais ça c'est auprès d'Allah Azzaw al qisas mais on est en train de parler droit d'Allah Azzawda, ça veut dire le péché en tant que péché. Oui. asrafu ala La taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru al-dunouba jami'a. Inna huwa al-ghafur al-rahim. Dans surat Azumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah dit dans surat Zumar que Allah il pardonne tous les péchés. Inna allaha yaghfiru al-dunouba jami'a. Okej. Parce que c'est avec ou repentir. Non. Le verset juste après dit quoi? Wa anibu ila rabbikum. Revenir vers votre Seigneur. Faites la ta'uba. Donc ici, ça parle d'avec repentir. Avec repentir, Allah, il pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché que Allah ne pardonne pas. Et compris shirk. Parce que si, on, si ce n'était pas shirk, est-ce que quelqu'un pourrait, pourrait se, se convertir à l'islam Si Allah ne pardonne pas shirk Personne ne va se convertir à l'islam. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ce sont, ils étaient, beaucoup de, eux, de grands compagnons, ils étaient des mouchriquins, après ça, ils ont fait la tauba, Vous comprenez Ils sont devenus des, des nobles compagnons du prophète. Donc, la, la porte, bien sûr, tant que les deux conditions, les deux conditions, c'est quoi قَبْلَ أَنْ تَطْلُوا عَشَمْ سُومِنِ مَغْرِبِهَا Tant que le soleil ne s'est pas levé de son, de son couché, ça veut dire de l'ouest, ça c'est l'un des signes majeurs de la fin des temps, Allah ne va plus accepter la tauba le repentir après ça. Et tant que la personne aussi n'a pas atteint al-rarra -ghar les derniers instants de sa mort, lorsque l'âme commence à quitter le corps, ça c'est fini. Personne ne peut plus faire la tawbah. Allah Azza wa Juh, ne va pas accepter la tauba. C'est clair okay. Maintenant, sans tauba, sans repentir, est-ce que Allah pardonnerait à une personne Oui. Ça dépend c'est quoi alors Quelle serait l'exception? Non, ce que Allah ne pardonne pas. Quel serait ce que Allah ne pardonnerait pas sans tauba, sans repentir? C'est le shirk, ça veut dire polythéisme, mais ici le shirk au sens plus large, c'est pas shirk, ceux, ceux qui adorent des idoles. Ça veut dire le coffre, tout celui qui renie un pilier de la religion d'Allah Azzawdal. Quelqu'un qui est dans le coffre, quelqu'un qui associe d'autres partenaires avec Allah, ou il rejette le message d'un prophète après qu'il ait reçu le message, quelqu'un qui ne croit pas en les anges qui ne croit pas le coffre Allah Azza il ne le pardonne pas, vous comprenez autre que ça est-ce que Allah le pardonnerait sans taubah, sans repentir oui mais il faut un, un, un, important d'ajouter ici une condition l'Iman Yasha à qui il veut, vous comprenez si quelqu'un a commis un péché majeur très très grave et pas le shirk Il est monothéiste, il est croyant. Croyant en le prophète, en Allah Azza wa Jalla, il n'y a illallah Muhammad rasoulullah sallalahu alayhi wa sallam et qu'il a pas fait le repentir. Si Allah le jour dernier veut lui pardonner quand même, Allah il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Comme vous comprenez Ça c'est notre croyance, sauf que nous notre espoir, qu on espoir à ce qu'on le met en oui, on le met en non dans cette vie du bas monde. Est-ce qu'on met notre espoir sur avec taouba ou bien sur sans taouba Avec taouba. Vous comprenez Parce que le sans taouba, il n'y a rien qui est garanti. Allah l'a dit pour ceux qu'il veut. Avec taouba, c'est pour tout le monde. Sans taouba, on ne va pas dire, ah, moi j'ai commis des péchés, j'ai fait beaucoup de mal et tout, je ne fais pas la taouba, mais je sais, Allah peut-être, il va, va me mettre avec ceux qui sont l'imaniachat comprenez on ne peut pas miser sur quelque chose qui n'est pas certain Allah Azza wa ta'ala il pardonne et il sait à qui pardonner et pourquoi c'est lui qui est le plus sage subhanahu wa ta'ala ta euh, donc il dit ici Abdullah ibn Amr Allah <coughs> c'est <coughs> <coughs> toute chose qui est moindre que donc ça c'est la première interprétation <coughs> écoutez ça Abu Salih, lund des savants, lund des tabi'ins, an qawli Allahi azza wa jall, illa allamam, faqultu huwa al-rajul yulimmu bil-dhanbi, thumma la yu'aawiduhu. » Il a dit, «On m'a questionné sur le sens de allamam. J'ai dit, c'est la personne qui visite un péché et revient plus après ça. » Alors, Ibn Abbas, encore une fois, compagnon du prophète, il a dit, Un ange t'a aidé pour dire ça, pour donner cette réponse. c'est une bonne réponse. C'est une inspiration d'un ange qui t'a aidé à donner cette réponse. Donc ici on a quelques autres interprétations de ce quoi le même. On a des interprétations principales soit c'est un péché que la personne commet une fois et n'y revient plus. Ou la deuxième interprétation, non, non, c'est les péchés mineurs spécifiquement. Là, on va commencer à donner d'autres opinions, mais qui sont plus, plus connues, moins connues plutôt. Mais on va les donner quand même. قال سعيد بن المسيب أو بن المسيب كله صحيح هو ما ألم بالقلب أي ما خطر عليه. C'est ce qui orbite autour du cœur. Quel serait le sens ici? La même, c'est ce qui orbite autour du cœur. C'est quoi? les envies, les, les idées West-West, la personne, elle a le goût de faire mais elle l'a pas fait selon cette interprétation, c'est ça que ça parle que les croyants, ils évitent les péchés majeurs, péchés immoraux, sauf Al mam ils ont envie, ils y pensent, etc mais ils ne l'ont pas fait quand même, Allah, il le pardonne vous comprenez non une autre opinion c'est que Allah-Mam, c'est ce qu'ils ont C'est le mal qu'ils ont fait, les péchés qu'ils ont commis avant de devenir musulmans. Que Allah ne les prend pas pour responsables de ça. Pourquoi Parce que les gens de l'Jahiliyya, ils se sont adressés à beaucoup de compagnons. Ils ont dit « Vous vous rappelez, ça fait quelques années, vous faisiez les mêmes choses que nous. Pour, pour les faire sentir mal. Vous, vous prenez pour qui maintenant que vous êtes de bonnes personnes ?» Tu te rappelles pas, ça fait cinq ans, étais avec, comme, comme il, il, y a, il y a des personnes qui continuent à dire les mêmes, les mêmes choses que Koray jusqu'à aujourd'hui. Pour faire affaiblir la foi de quelqu'un, il va dire hey, « toi toi, le, le, le, le fameux croyant religieux, tu te rappelles pas, ça fait dix ans que tu étais comme nous. » Alors, Allah a, il a, il a pardonné, subhanahu wa ta'ala. C'est un, un passé. Donc, selon certains savants, ça c'est le, le même qui rejoint, je pense, ta réponse tout à l'heure, sa réponse, qui a dit par ignorance. Quoi Donc, ça pourrait rentrer dans ça. Quelqu'un qui a fait un mal, mais par ignorance, ne savait pas que c'était un mal, ou Taïm. Par désobéissance, dans, dans quel sens? Adam, alayhi salam, Adam, ‘alayhi Allah a dit, ne te rapproche pas de l'arbre, il l'a approché quand même. Est-ce que qu'Adam, alayhi salam, il a continué à désobéir à Allah après ça? Non. Mais ça, c'était une première, comprenez? Une première et une dernière. Et en plus de ça, il a fait la tawbah, Adam, alayhi salam. Exactement, il a été trompé par le shaitan. Mais là, le shaitan, il continue à tromper d'autres êtres humains. Mais la différence, bien sûr, c'est que Adam al salam c'est la première expérience humaine avec le shaitan, avec le assad Première expérience. C'est clair Oui. Et c'est aussi un autre exemple que nous avons. Il dit ici, wala rayba » ان لم يتغللض في حق من تكرر alors écoutez bien ça, ça c'est très très important و ابن عباس ابو هريره الحق من ارتكب الكبيره مره واحده ولم يصر عليها بل حصلت منه فلته في عمره باللمم pourquoi est-ce que nous disons pourquoi est-ce que ibn abbas ibn hurayra radhiyallahu anhu d'autres savants majeur si c'est fait une fois, une rare fois, pourquoi Il dit ça, c'est fiqh aux sahabas. Pourquoi Il nous dit ici C'est certain qu'Allah Azzawajal il pardonnerait son serviteur pour les rares erreurs. Pour les très rares erreurs. Même si c'est des erreurs qui sont majeures. Vous comprenez Attention ici, c'est très très important. Très très important. Le but c'est pas te win, c'est pas c'est pas c'est pas de justifier, c'est pas c'est pas c'est pas un jeu vidéo ici, OK Tu n'as pas tu pas des crédits où on te donne tu as 5 crédits pour commettre 5 fois un péché majeur après ça c'est fini, c'est pas la vie vie c'est pas comme ça, pas un jeu vidéo. Non. L'iman c'est de craindre Allah et de s'éloigner de l'haram parce que comme on le sait Le haram, ça peut devenir une habitude et que la personne va devenir prisonnière. Et qu'après ça, même si elle va vouloir faire taubah, ça va devenir très très lourd pour elle. Mais on est en train de parler ici de, si quelque chose est arrivé, si ça fait partie du passé de la personne, même un croyant qui est pieux et qui craint Allah Azza wa c'est arrivé de façon occasionnelle, très occasionnelle, qu'il est tombé dans le haram, même quelque chose d'assez grave. Est-ce que ça fait sortir cette personne-là de la miséricorde d'Allah Azza wa Non, comprenez, non. Et ça ne fait pas sortir aussi du cercle des personnes qui sont pieuses auprès d'Allah. subhanahu wa Taala. Comme il y a une autre ayet dans surat Al-Imran. Où les din, ce qu'on craint C'est le cas de la personne qui va pour pour qui là le péché va devenir une une habitude, comprenez. Un péché, un péché en théorie c'est pardonnable en théorie. Attention, c'est Allah Azawajalla qui décide. En théorie le, la première fois va passer, mais il y a pas de limite. Allah n'a pas dit vous avez droit droit à trois ou à deux. Donc le premier pourrait facilement mener au Deuxième et au troisième, ça va devenir 10, ça va devenir 20, ça va devenir 100, ça va devenir une habitude. Vous comprenez Donc, c'est là la gravité des péchés. Plus grave que le péché lui-même, c'est ce à quoi ça pourrait mener Iyadam Billahi Azza wa Jal wa an ali. Et écoutez bien ça, regardez la, le fiqh, la compréhension des sahabes, les compagnons, comment est-ce qu'ils ont bien compris leur religion Ils n'ont pas compris leur religion avec des fatwa, halal, haram, etc. Ils ne comprennent pas c'est quoi. Parce que Aujourd'hui, il y a toute cette distinction. Même les gens qui étudient, parfois, il y a des gens qui étudient sciences islamiques dans des universités et ainsi de suite. Croyez-moi, faire des études de sciences islamiques dans une université aujourd'hui, juste l'étude universitaire, ça ne fait vraiment pas de toi un sable. Loin de ça. Même dans les plus grandes universités. Ça aide, ça structure. Quelqu'un qui étudie euh, Médine, Azhar, etc., ça, ça te donne un diplôme qui pourrait être crédible aux yeux des autres, de un, de deux, ça te donne accès, ça te pousse à faire de la recherche. Mais si tu te contentes d'étudier comme tu étudies à l'université, passer les examens, avoir les bonnes réponses, c'est pas ça. le C'est pas comme ça que tu vas avoir le. Parce que la nouvelle méthode aujourd'hui, c'est ah, il y a quelqu'un spécialiste dans la aqida, dans la croyance. Il y a d'autres, quelqu'un qui spécialise dans le firq législation. A pas cette chose en islam quand la religion elle est une. c'est un esprit. Pour comprendre le fiqh, il faut comprendre la croyance. Pour comprendre la croyance, il faut comprendre le fiqh. Toute la religion d'Allah Azzawajal. Dans le Coran, est-ce qu'on a un chapitre sur la croyance Un autre chapitre sur la législation Un autre chapitre sur l'histoire Ou bien tout est mêlé ensemble Dans le même verset, ça te parle d'un hukm d'Allah, de pratique, de halal et de haram, et de craindre Allah et du paradis, et d'un prophète, l'histoire d'un prophète. Tout est ensemble. Alors, Ali radiyallahu ta'ala anhu grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était calife, on lui a emmené quelqu'un qui avait volé de l'argent pour qu'il le punisse. Quand il allait le punir, il a dit à Amir al-Mu'minin, ma saraktu al Il a dit à Amir al-Mu'minin, je n'ai jamais volé avant ça. Ça veut dire, laisse-moi partir, ne me punis pas. Il a dit, dis-moi la vérité. Combien de fois t'as volé avant ça? Il a dit, plus que une fois. Il a dit, mais comment est-ce que tu as su? Il a dit, parce que si tu avais volé seulement une fois, Allah Azza wa ne va pas t'exposer. comprenez? Allah Azza wa Jalla, il n'expose pas un serviteur qui, qui a fait une erreur. C'est arrivé comme ça, une erreur, une fois, Allah Azza wa Jalla, il va toujours te donner une deuxième chose, c'est peut-être une troisième mais jusqu'à quand Jusqu'à Allah Azza wa c'est lui qui sait subhanahu wa ta'ala vous comprenez Donc ici ça c'est très très important à comprendre comme on l'a dit, lorsqu'on parle de le fiqh n'importe quelle autre chose, on parle de le fiqh mais en parlant de la fiqh il faut connaître Allah Azza wa il est qui pour savoir c'est quoi sa religion pour connaître qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aimerait pas subhanahu wa ta'ala c'est pour ça aussi en passant Point très très important, très très important, on va sortir ici un peu du livre, au contexte et à la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, même nous les musulmans, même les musulmans qu'on appelle pratiquants, même ceux qui lisent des livres, même comme on a dit ceux qui étudient dans des universités, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de concepts qui sont complètement mélangés, tordus. Des concepts de l'islam, des valeurs de l'islam. Que nous, on comprend complètement à côté. Pourquoi Parce qu'on est influencé par le monde dans lequel on vit. La culture qui est aux alentours de nous et ainsi de suite. Est-ce qu'on traite tout le monde équitablement Au niveau personnel ici, on ne parle pas au niveau d'un juge, la justice, etc. On parle au niveau individuel. Est-ce que tu traites tout le monde de façon... Est-ce que tu traites tout le monde de la même façon Non Et le prophète, Rasoolullah ﷺ att vi måste nöja människorna med sina hem. I dåligt huvud hade han säkert en särskild sammanslagning. Det är inte för att de är dåliga, utan att de är rara. De är rara. De är rara. De är rara. De är rara. De nobles, rara. De är rara. De är lorsqu'elle vient de quelqu'un qui est connu par le mal qu'il a fait, quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, et son erreur, c'est une extension de son mal antérieur. Est-ce que ça mérite un blâme Oui, ce n'est pas la première fois. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de corruption sur la terre, beaucoup de mal. Maintenant, la même erreur qui vient d'une personne qui n'est connue que pour le bien et qui a fait beaucoup de bien, que ce soit entre elle et entre Allah, ou bien même envers les autres. Et ça arrivait comme ça à l'occasion que cette personne-là a fait, est-ce qu'on va la blâmer pour ça, ou est-ce qu'on va essayer de fermer l'œil Donc bien sûr, ce pas une question qui relie à faire du mal à une autre personne, selon vous. On donne un exemple, okay, on va donner un exemple. Vous connaissez quelqu'un qui a un comportement exemplaire avec les gens, et qui fait le bien, et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait la salade, qui n'a jamais causé de problème, bien au contraire. Et un jour, un jour, après toutes ces années, un jour, cette personne-là, petite chicane avec quelqu'un, elle a eu un moment d'extrême colère. Et elle a, elle a eu une attitude très négative, ou bien elle a dit des choses qui sont mauvaises, et ainsi de suite. Est-ce que vous allez faire tomber le statut de cette personne Effacer tout le bien que elle, elle a fait. Et, oh, toi, on pensait que tu étais beaucoup mieux que ça. Toi, tu as fait ça. Et khalas, allez. Est-ce qu est -ce que c'est -ce que est quelque chose de logique Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on met cette personne au même niveau de quelqu'un qui a le pire des comportements, toujours crée des problèmes avec les autres, « Ya'tadi al-annas », transgresse les limites, cherche le mal aux autres et ainsi de suite. Et là, tu es en train de le voir dans une énième situation de chicanes, de différends et d'injure et je ne sais pas, et de colère. Est-ce que, est que les deux situations sont les mêmes Non. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, comme on a dit, même des musulmans, même des musulmans supposés qui comprennent leur religion, vont mettre les deux à la même chose. Donc ah, l'autre pensait que c'était une bonne personne et finalement, regardez ce qu'il qu a fait. Une erreur, ça arrive, c'est humain comprenez C'est humain. Il y a parfois une personne qui a, au niveau de Iman, qui fait beaucoup de bien, qui a passé plusieurs étapes dans sa vie et plusieurs épreuves, mais un jour elle s'est retrouvée dans une épreuve vraiment trop puissante. T'es arrivé au mauvais moment. Vous comprenez Est-ce que c'est clair Oui Pourquoi est-ce qu'un péché majeur nous pousserait à remettre en question la personne? Mais est-ce qu'un est qu péché majeur nous pousse... Je suis d'accord avec vous, s'il y a des choses qui, qui poussent à croire que la personne n'est pas sincère et que ça devient ce qu'on appelle dans le chara' des ou bien indications fortes et respectables, oui. Mais est-ce qu'un péché majeur à lui seul nous permet de croire que la personne n'est pas sincère Taïe. On a fait, fait tout de suite une sur ça, ça fait deux mois ou quelque chose parce que c'était un sujet d'actualité. Mais ici, on, on donne la même réponse. Que ce soit une personne très respectable ou pas respectable ou autre chose, ça importe peu. On regarde l'histoire de la personne. Un péché majeur qui, a, qui arrive, est-ce que c'est arrivé à, à certaines nobles créatures d'Allah, à, à certains compagnons du prophète, d'avoir commis un péché majeur Oui. Après l'islam, oui. Est-ce que ça arrivé à des compagnons d'avoir commis un péché majeur Oui. Maiz, radiallahu ta'ala, anhu, al la même chose, pas ici d'eux, zina. Le prophète, ça, est-ce qu'il a dit du mal sur eux ou bien du bien sur eux parce qu'ils ont fait la tauba Il a dit du bien sur eux. Et on continue jusqu'à aujourd'hui de dire Maiz, radiallahu anhu, On dit ne dit pas à anha parce qu'on croit qu'il est meilleur que nous auprès d'Allah. Même si c'est un noble compagnon, vous comprenez Un être humain, il faut comprendre cette chose. Regardez, tout le concept, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour plusieurs personnes de façon inconsciente, le concept de foi, pour plusieurs personnes, même des musulmans, de façon inconsciente, on a pris beaucoup d'autres religions, dans tous ces sens. Donc, beaucoup de personnes, ont en ont encore ce, ce truc-là, ce concept de personne qui est sainte, qui est sacrée, un saint. Un croyant, c'est un saint. Un croyant, ce n'est pas un saint. Un croyant, ce n'est pas un ange. Un croyant, ce n'est pas un prophète. Croyant, c'est un croyant. Qu'est-ce Qu qui fait la différence entre un croyant, entre le mu'min et entre le fadur Ce n'est pas l'infaillibilité, ce n'est pas la isma. Non, parce que la isma n'existe pas après le prophète, sallallahu va se Ce qui fait la grosse différence, c'est quoi C'est que le croyant, c'est une personne qui est sur le chemin d'Allah et qui est tout déterminé de suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son mieux. Ça, c'est son, son vécu. Vous comprenez Est-ce que ça lui arrive à un croyant d'être impuissant et de tomber, de faire des erreurs hmm Qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla dit dans surat Al Imran sur les croyants? Wa alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum astaghfiru Allahu dhakaru Allah fa astaghfiru li dhunubihim. Un croyant peut commettre un péché immoral sauf que la différence ici c'est quoi? C'est le le fadil, le munafiq, le mec croyant, il s'en faut Péché immoral. Pas... Yeah. Croyons tout de suite. Ce rappel d'Allah, il va implorer le pardon d'Allah. Donc ici, il faut faire très, très, très, très, très attention. C'est ça ce qu'on appelle, comme ils appellent ici, le terrain glissant. Slippery slope. Là, bi -akhik fayu comme les savants, ils ont dit. Attention. Il dit ah, « regarde, mais comment est-ce qu'il a fait Mais c'est grave ce qu'il a fait, ainsi de suite. » Attention, pour quelqu'un quelqu que tu sais qu'il il est des personnes qui sont pieuses en général, je ne sais que du bien de cette personne, ok, il a fait le, le mal, c'est entre lui et entre Mars. Bien sûr, si c'est des, des dégâts qui sont humains, qui ont eu comme impact, il faut réparer les dégâts, c'est une question de justice, c'est autre chose. On ne parle pas ici de diane, on ne parle pas du, du, de, de notre position religieuse envers la personne. On ne parle pas de simple justice, as fait un mal, Même si tu es, je ne sais pas ce que, ce que tu peux être le plus grand savant sur cette terre, tu as, as commis quelque chose, c'est un mal, tu as commis du mal à d'autres personnes, tu dois réparer, ça c'est justice. On parle ici de notre position, de notre perception de la personne. Attention. Le fait que pour une erreur, deux erreurs, faire rabaisser la personne, penser que cette personne-là, d'une façon ou d'une autre, halas, attention ça pourrait faire en sorte qu'Allah, il va le guider, il va faire la tawbah, ainsi de suite, et Allah, il va t'éprouver toi par la même chose ou pire encore. Vous comprenez C'est là où tout le, truc de, tout le truc qui est utilisé aujourd'hui, faussement, malheureusement, toujours les extrêmes créent une autre extrême de l'autre côté. Tout, tout le truc utilisé faussement aujourd'hui que c'est seul Allah qui juge, ça c'est vrai dans ce contexte. Vous comprenez On juge l'action en tant que tel, oui. Personne n'a fait un mal, un mal. Si c'est un mal qui implique un hadd, ça c'est le sultan, le qadi, le juge, etc., ça c'est, on ne peut pas, « La nous a atti le Azza wa azzawajal ». Mais de passer, transgresser cette limite, à juger l'autre personne, et dire, « halas tout le bien qu'il a fait, tout la salade, tout le je ne sais quoi, ainsi de suite, ça, ça ne vaut rien, parce qu'il a fait telle chose, tu es entré dans un terrain très très dangereux. » Est-ce que ça répond à votre question Ce n'est pas moi qui, qui décide ça, c'est la religion d'Allah Comme Ce qu'on est en train de, de dire pendant un an et demi, c'est qu'on est en train de parler de Pourquoi tout ça Parce qu'on a parlé des péchés, le qadar des péchés, le destin des péchés. Qu'est-ce qu'on avait dit Pourquoi est-ce que le croyant commettrait un péché Selon le qadar, pas selon... Si Allah il aime son serviteur, alors pourquoi est-ce qu'un serviteur d'Allah pourrait quand même commettre un péché mal Dans le qadar, le destin, c'est quoi la hikmah, la sagesse? Une épreuve comme une autre. On avait mentionné aussi quelque chose avant. Ça fait deux ou trois séances. Allah azzawadal il aime la taouba, ok? Et c'est pas à nous de dire, ok, Allah il aime la tawbah, donc je vais faire un accident comme ça. C'est comme celui qui veut, il veut, il veut faire un accident pour que l'assurance lui donne de l'argent, ok? J'ai entendu une fois quelqu'un dire, <rire> il a dit, Si tu voyages, si tu prends un avion, ne va pas avec telle et telle compagnie parce que leur assurance, ce n'est pas bien. Il y a telle et telle compagnie que si, si, si, si l'avion va s'écraser, ils vont te donner beaucoup d'argent. Assurance, ça me sert à quoi ici Si moi, je vais mourir dans un, dans un écrasement d'avion. Ce n'est pas vraiment la chose la plus importante. Bref, pour revenir ici, on est en train de parler ici d'une question de qadar, pas de shara. Shara, c'est nous, on est par le shara. On regarde ce qu'Allah il aime, on le fait, ce qu'Allah il n'aime pas, on s'éloigne, that's it. Le qadar après ça, c'est pour comprendre une partie de la sagesse d'Allah Azzawadu, on ne peut pas tout comprendre. Et pour comprendre c'est quoi le raisonnement qui est dans cet univers, derrière les événements. Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawadu il laisserait son serviteur commettre un péché, sachant qu'Allah Azzawadu il n'aime pas le péché C'est pour que de un, fasse le repentir, Allah il aime le repentir. De deux pour que ce serviteur-là ne soit pas infaillible parce que le serviteur, ça reste un être humain et ça reste que ce n'est pas un prophète. Sunna d'Allah Azzawajal. C'est la règle d'Allah Azzawajal qu'il n'y a personne après Muhammad Azzawajal qui va être infaillible. Que tu fasses, que tu fasses, tu ne vas pas être infaillible. De trois aussi pour que tu ne ressentes pas en toi aussi si Allah Azzawajal, il sait que son serviteur a commencé à avoir un certain niveau de... de quoi d'arrogance, de Kibr, dangereux, grave, Allah pourrait le rabaisser avec ce péché pour qu'il se rappelle, lui, il est qui Vous comprenez comprenez Lorsqu'il avait un compagnon, écoutez bien, ça, ça c'est ce qu'on appelle, c'est ça, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit connaître la croyance, la l'aqide et ainsi de suite, ça vient avec le fiqh, ça vient avec les akhlaq, c'est un tout. C'est ça ce qui donne le, la voie du juste milieu que Allah, il a voulu. Pas, pas le juste milieu qu'on va ca calculer comme ça au centimètre à nous de décider. C'est ça le juste milieu. Les gens tendent à être vers deux extrêmes. Soit ceux qui sont extrêmes, extrêmes vers envers les autres. Ça veut dire qu'ils jugent par le halal et par le haram. Et là, ils veulent presque être divins. Ils veulent ju juger des autres et classer les autres et ainsi de suite. Et entre ceux qui disent, oh, on ne juge rien, il n'y a pas de halal, pas de haram, pas de bien, pas de mal. Tout le monde est la même chose. Non, ça, c'est pas vrai prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui ramenait un compagnon qu'il punissait souvent, pourquoi? Pour l'alcool, buvait d'alcool. Compagnon, pas de compagnon. Ça veut dire, nous on dit, à anhu. D'autres compagnons, certains compagnons, ont commencé à le maudire. Je te ramène à chaque fois. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ne faut pas le maudire. Pourquoi? Non, car il aime Allah et son Messager. Al-Am Allah est son messager. Faut pas le dire. Ça reste un croyant et croyant sincère même si Allah il a éprouvé par cette faiblesse. C'est pas une faiblesse à prendre à la légère, c'est pas pour dire ah, un compagnon à bu de l'alcool, c'est pas grave. Moi je vais faire la même chose. Non. Mais Allah il a éprouvé par cette faiblesse. Comprenez? Alors quelqu'un qui craint Allah et je sais moi, je sais, on peut faire la distinction. On connaît pas ce qu'il y a dans l'intérieur des cœurs, mais avec un peu d'expérience, on peut faire certaines distinctions entre celui qui veut le bien, et celui qui veut le mal. Vous comprenez, il y a celui qui, celui celui qui laisse la dunia et qui laisse son commerce à chaque jour pour aller faire la salat et qui fait sortir la jaquette, et lorsqu'il y a du besoin, il va aider les personnes qui sont dans le besoin, et qui fait du saum ici et là, et qui prend du temps pour lire le Coran, et qui demande des questions sur sa religion, parce qu'il veut apprendre, et quand la réponse, même si elle est contraire à lui, il va dire, ok, si c'est Allah, ce qu'il a vu, on peut voir ici le cèdre qu'il y a un degré de sincérité de la personne. Je ne peux pas dire que cette personne, parce qu'elle a fait un mal, je dire, cette personne, elle ne vaut plus rien. Vous comprenez Et de l'autre côté aussi, il y a des gens que, font tellement de mal qu'on n'est ni Allah ni son prophète, s'en fout de la salade, s'en fout de tout. Et un jour, il va donner 20 dollars à un orphelin, on va dire, moi, Allah, mais regarde, ça c'est, est-ce que toi, tu penses, tu vas arriver au paradis avant lui comprenez Ces deux extrêmes. Le milieu, non. Allah, Azzawajal, il n'est pas au même niveau. Le croyant sincère, Même s'il a des erreurs avec celui qui a choisi sa voie, que c'est la voie de shaitan. Il y a la voie d'Allah, et il y a la voie de Jahannam. Ces deux voies qui sont à contresens. Mais après ça, chacun dans sa voie à lui, il a une certaine vitesse, il a ses erreurs et ses accidents, et ainsi de suite. On va revenir ici, Inch'Allah, « Ta'ab il på ena änden, på den andra. Det nämnas monu. Kala. en inttag. Kala gris. Ta dig. Just en övrigt 30 minuter, Charlotte. Vi ska prata nu om de peger major. Fina med de peger minor. Vi ska prata nu om de peger major. de major? Vi att Just innan vi publicité de, entre les deux, une petite pub comme ça. Inch'Allah, euh, fin du mois de janvier, Inch'Allah. À la fin du mois de janvier, on va refaire un séminaire très fameux qu'on faisait avant ça, le mariage simplifié. C'est un séminaire qu'on a fait, je pense, une dizaine, une dizaine de fois ou un peu plus. C'est environ un total de 12, 13, 14 heures. Et dans ce séminaire, Inch'Allah, il, il y a presque toutes les réponses à toutes les questions que les gens se demandent sur le mariage en islam comment choisir son futur époux ou bien épouse c'est quoi le mariage en islam c'est quoi le hukm du mariage est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est quoi les conditions le khitbah en tant que tel l'engagement, ou bien ce que les gens appellent les fiançailles, la fête du mariage toutes les réponses communes donc ça, ça va être vers la fin du mois de janvier ça va être deux jours d'un week-end ça va être un séminaire de deux jours Les détails vont être annoncés plus tard, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Facebook, inchallah Facebook slash, et vous abonner à la page, à point. Je vais écrire ici. Janna.montréal. Euh, probablement au collège André Grasset, donc ça c'est proche du métro euh, cr cr Crémazie, c'est ça, sur, sur la 40, autour de la 40, incha'Allah. Donc facebook.com/janna.montreal Montréal inshallah. abonnez-vous à la page je le dis maintenant parce que peut-être dans deux semaines je pense que ça va être les vacances de fin d'année et tout donc incha'Allah, on va se revoir en janvier inshallah. on va continuer avec les les péchés majeurs. il Il Péché majeur. Avant de mentionner les différents avis sur c'est quoi un péché majeur maintenant Comment définir un péché majeur Parce que ce qui n'est pas un péché majeur, ça va être un péché mineur. On va commencer avant ce que les savants ils ont dit. On va commencer par les hadiths du prophète. Dans le hadith authentique Bukhari et Muslim, le prophète s.a.w. il a dit al al billah, wa Les péchés majeurs, il a dit le prophète s.a.w. C'est le polythéisme associé à Allah Azza wa d'autres partenaires. Ou, deuxième chose, « Uqûr Désobéir à ses parents »« péché majeur » Numéro 3, « Quatle nafs »« Tuer une personne injustement » Numéro 3 Numéro 4, <y> «« Al-ramous <gens> Le serment » Quelqu'un qui fait un serment par Allah Azza wa Mais avec mensonge serment mensonger, je sais que je suis en train de dire un mensonge. mensonger c'est grave, c'est très grave parce que c'est un mensonge mais je vais lui coller ici le caractère sacré de serment ou bien Al Qassim. Un autre hadith Bukhari et muslim, le prophète sallam il a dit devrais-je vous informer vous parler des péchés les plus graves parmi les péchés majeurs. Donc ici, c'est les péchés majeurs, des péchés majeurs. C'est les plus graves des plus graves. Il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Ishraqu billah » associé avec Allah, Azza wa jall, Deuxième chose, « Wa'uququ'ul walidayn »« Désobéir aux parents ». Après ça, « Wa jalasawakana mutaki'an » Le prophète, ça va se était presque allongé. « Arhamouk Allah » Il s'est mis assis le prophète Ça veut dire ça c'est grave le troisième qu'il va mentionner. Il veut mettre de l'emphase, comprenez? Il était allongé. Imaginez quelqu'un qui est en train de te parler, il te dit des choses, il est allongé puis après de façon soudaine il s'assoit. Commence à te parler, ça veut dire attention. Il dit alayhi sallatu wasallam. Ala wa quouluzoo, ala wa quouluzoo. Fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat Il n'a pas cessé de dire le prophète sallallahu alaihi est dans une autre narration c'est quoi c'est les paroles mensongères et dans notre narration c'est témoignage mensonger c'est très très grave je témoigne j'ai vu telle personne faire telle chose est-ce que tu es témoin devant Allah oui, je sais que je n'ai rien vu c'est extrêmement grave parce que ça, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Vous comprenez Là, ce n'est pas, pas entre un plaignant et un accusé. On a des témoins maintenant qui viennent pour soutenir. Oui, on a vu, c'est la version officielle. C'est très grave. C'est pour ça que le prophète il a dit c'est ce n'est pas un péché majeur. C'est parmi les péchés les plus graves des péchés majeurs. Un autre hadith. On a dit au prophète « Ya Rasulallah » أي الذنب أعظم يا رسول الله quel est le péché le plus grave il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam an taj'ala lillahi wa huwa khalaqak c'est le fait d'associer Allah azza wa jalla un autre partenaire alors que c'est lui qui t'a créé subhanahu wa ta'ala polythéisme donc tout les hadiths le péché le plus grave c'est le polythéisme plus grave que toute autre chose c'est plus grave que de manger à gélatine en passant okay? Frère, il m'a dit, mon frère, mon frère, il, il, a, il a un restaurant ha, halal quelque part ailleurs. Et il m'a dit, c'est incroyable comment est-ce que les gens, ils pensent que halal et euh, la bouffe qui est halal, que ça, ça c'est le noyau de l'islam, le pilier numéro un de l'islam. Quelqu'un qui fait le, le shirk, tu peux trouver quelqu'un qui fait le shirk. Il va chez des voyants, il demande à quelqu'un de lui dire c'est quoi, quoi l'avenir. Quelqu'un qui euh, il, un, un, invoque les morts, les tombes. Il y a des gens qui ne font, font pas la salette, pilier numéro 2 de l'islam. Des péchés extrêmement graves. Mais après ça, la bouffe, vous ramenez votre... Est-ce que c'est un restaurant halal Oui. La viande, vous l'amenez de où exactement Est-ce que vous dites « bismillah » Est-ce que c'est sacrifié à la main ou bien à la machine Manger halal, c'est important. N'oubliez toute la religion, se concentrer sur manger halal. C'est le talbis du shaytan. Donc, le péché le plus grave, c'est le shirk, polythéisme, dans tous les textes. On a dit tout à l'heure, c'est le seul péché qu'Allah Azzawajan ne pardonne pas son repentir. إِنَّهُمَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Il dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui associe avec Allah d'autres partenaires. Allah Azzawajan, il lui a interdit l'accès au paradis. Et sa demeure, c'est l'enfer. Le fait de croire qu'il y a autre que Allah qui contrôle cet univers, le fait de croire qu'il y a un autre être humain qui connaît l'avenir, le fait de croire que si je suis malade, j'invoque quelqu'un, il va me répondre à la place de Allah Azawajal. Tout ça, c'est le shirk. Ça c'est Allah <rire> Sylahi Sama Rahoohmatillahi Razzawajal. Tai. On revient au hadith. Donc il a dit, quel est le péché le plus grave? Il a dit le prophète sallallahu alaihi wasallam. C'est le fait de d'associer à Allah d'autres partenaires alors que c'est Allah qui t'a créé. Il a dit, ثم il, il a dit après ça, c'est quoi? Next. Le prochain péché le plus grave, il a dit C'est le fait de tuer ton fils de peur qu'il mange avec toi. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui parce que les gens, ils vivent dans l'ère de taraf et la facilité et l'argent et les sub sub sub sub subventions du gouvernement et ainsi de suite, c'est beau. Mais dans le temps de la et même jusqu'à aujourd'hui dans certaines cultures de jahil Les gens qui vivent dans la pauvreté, si Allah leur donne un enfant, il va dire « Mais moi, déjà tout seul, je ne peux pas manger. Moi et ma femme, on n'a pas de quoi manger. Avec un enfant, je préfère le tuer. » Vous comprenez Alors ça, c'est extrêmement grave. Allah Azza wa le prophète s'aim le cite ici comme, hein, comme le deuxième péché le plus grave. Tuer une personne, injustement, c'est grave. C'est très grave. Et plus grave si, si cette personne-là, c'est un enfant et c'est ton propre fils Et pour rien à part le fait que tu n'as pas confiance en Allah et en le risque d'Allah, tu penses que c'est toi qui lui donne le, c'est pas toi qui le nourris. Dans ce va être, dans va naître, il va naître avec son, sa balance à lui avec son risque à lui. Chacun a son risque à lui dédié. Allah Azza wa Jalla il va lui envoyer. Oui, oui. Thaï, très très bonne question. Si une personne, elle, elle craint une autre personne, son boss au travail, comme dans la question ici, juste par exemple. Plus que Allah. Est-ce que ça, c'est le chéri Qu'est-ce qu'on veut dire ici, plus que Allah Parce que ça peut être au sens qui est exagéré. ok? Quelqu'un va dire. Les, les savants, ils ont expliqué. Si ta crainte d'une personne fait en sorte que tu désobéisses à Allah pour cette personne, c'est haram, c'est un péché grave. Vous comprenez Ça veut dire... Si quelqu'un, on va donner l'exemple encore une fois, le, le boss au travail. Quelqu'un dit, moi, je ne bois pas de l'alcool. Alhamdulillah Muslim. Moi, je ne veux pas m'approcher de l'alcool. Le prophète il a dit de ne pas s'approcher de l'alcool, ne pas s'asseoir sur une table sur laquelle l'alcool... Mais un jour, son boss lui dit, on a un parti ce soir, professionnel, c'est important que tu sois présent. Il dit, moi, je ne peux pas lui dire non, j'ai vraiment peur là. Je lui dis non, risque de me mettre dehors et ainsi de suite. À cause de son boss, il va être présent et il va s'asseoir sur la table sur laquelle il donne ou crame de l'alcool et ainsi de suite. C'est pas le chèque, ça c'est pas kof. Mais tu crains ton boss plus que Allah d'une façon qui fait en sorte que tu as désobéi à Allah azzawajal. Ça c'est haram, c'est un péché qui est grave, comprenez. Si ta crainte d'un être humain, le boss ou n'importe quelle autre personne, c'est une crainte qui arrive au niveau de shirk, ça veut dire s'il me demande de faire quelque chose qui est contraire au tawhid, au monothéisme, je vais le faire, comprenez de, de, de peur de lui, on va donner l'exemple, ça, ça peut arriver, ça peut arriver en passant. Il y a, il y a des gens... <rire> Ou par amour, excellent, excellent exemple Excellent exemple. La crainte ou l'amour, les deux c'est la même chose. Okay? Craindre Allah, craindre les gens plus que craindre Allah, aimer les gens plus que aimer Allah. Les deux peuvent arriver au niveau de shirk, mais ce n'est pas nécessairement dans toutes les situations shirk. Il faut faire attention ici parce que aussi, si, on, si on prend ça au sens plus simple, peut arriver si le khawar et on va faire takfir à droite et à gauche. Okay? Tout le monde va devenir kafir, presque tout le monde. Parce que aimer quelque chose plus que Allah... Mais on peut dire ça au sens exagéré. Mais il faut, faut être quand même logique. parce que la personne vraiment aime la, notre personne plus que Allah Donc notre frère ici, il a dit, quelqu'un, aime une femme. Mais ce n'est pas une, une femme qui va l'aider dans sa religion. Et quelqu'un va lui dire, toi, tu l'aimes plus que Allah. À cause de cette femme, tu es allé dans un club et tu as prié quelqu'un, aime sa femme, son épouse. Tellement que son épouse lui a dit Allez, ah, on doit acheter une maison. Allez, on doit aller en vacances. Et là, il commence à utiliser sa carte de crédit, riba et ainsi de suite. Dans un sens, il a aimé sa femme plus que Allah dans cette chose. Mais est-ce que ça, c'est le kuf -ce Qu'on va dire, que ça, c'est un kuf Est-ce que ça, c'est khawariz Ça, c'est Khaul Parce que, en, dans effet, dans la réalité des choses, tout celui qui désobéit à Allah volontairement, il a aimé quelque chose plus que Allah dans cette situation. Vous comprenez Mais dans le sens le plus large, comme on a dit, si quelqu'un, il aime une femme, ou une femme aussi, elle aime un homme, tellement fort cet amour est tellement fort, qu'elle va renier sa religion, avec la langue, même s'il te dit non dans le cœur, j'y crois, ça c'est le coffre, ça c'est le shirk, indiscutable. Vous comprenez Même chose, on va revenir ici au boss et au travail, et ainsi de suite. Il y en a qui le font, c'est rare, mais il y a des gens, comme on a dit, il y a des gens qui n'ont pas de limites, son imam est tellement faible. Euh, là, il est confronté au travail, il va dire, ouais, ça les, les Arabes, vous les Arabes, hein, et, euh, il y a des, des musulmans, ce que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire dans, dans le monde, vous faites quoi Il y a quelqu'un il a tellement peur, il va dire, moi je ne suis pas musulman, pas ça hein. Ça peut arriver. Ça c'est Tu crains les gens plus que, plus que Allah Azza wa Vous comprenez Pour, Pourquoi tu dis Est-ce que c'est -ce est parce qu'il peut te faire du mal Est-ce que quelqu'un t'a mis, mis un, une arme ici sur, euh, sur, sur la gorge, sur la tête Ça, ça c'est autre chose. Ça s'appelle « Ikraha illa man ukriha wa qalbuhum utma'innum bil'imad » Mais juste parce que as craint, bien, tu crains de perdre ton emploi ou bien te, tu crains qu'on va te de, de faire des critiques, que tu vas renier ta religion et dire « c'est pas grave, je le dis avec ma langue », non, ça c'est confondre, ça c'est indiscutable. Vous comprenez Même chose, on va donner un exemple réel, question de l'amour. Peut-être que je l'ai cité avant ça dans cette hanaqa, mais on va le citer encore une fois. Quelqu'un, une fois, il est venu pour voir aussi ce qu'on voit dans les médias parfois, et ainsi de suite, la propagande. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas croire ce que les gens vous disent avec la langue. Moi, je veux tellement faire le bien. Allah, il ne m'a pas aidé. Non, Allah, il sait qu'il y a certaines personnes qui disent des mensonges, Ce qu'ils disent avec leur langue, ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Ici, même, dans cette ville, il y a quelqu'un qui est venu voir un imam, cher, Il a dit, « Cher, j'ai une question très importante. » Au moins, il est venu demander la question, même si c'est grave, mais au moins. Imaginez combien de personnes ne viendraient même pas demander la question. Il a dit, « moi, je vis dans ce pays. Je n'ai pas de papier. Je peux me faire expulser à n'importe quel moment. Et je veux vraiment rester ici. Je ne veux pas revenir à mon pays. » J'ai parlé avec un avocat en immigration. Il m'a dit, « Voilà, j'ai une solution très, très simple, très facile. Tu vas faire une... D -d déclaration comme quoi, toi t'es né musulman et tu es devenu chrétien dans ton pays d'origine. À cause de ça, on t'a menacé de mort et t'as fui ton pays, que si tu vas revenir là-bas, tu risques ta vie. L'avocat lui a dit avec ça, tu vas faire une déclaration comme ça, je te garantis que je vais te ramener les papiers. C'est vrai, c'est facile de faire faire, faire, faire toute, toute une histoire comme ça, une scène, que moi, ma vie est en danger, les islamistes me menacent, je ne sais pas quoi. Alors, le gars, il vient pour demander, « Yachir, est-ce que, est que je peux le faire pour avoir les papiers ?» Ton amour pour les, pour les papiers te mène à combattre la religion d'Allah, à dire des mensonges très très graves qui vont plus, plus tard être utilisés pour combattre le message de l'islam. Si quelqu'un le fait, c'est coffre. Je m'en fous, tu l'as fait pour les papiers, pas pour les papiers, c'était juste sur un papier. Ça, c'est un coffre auprès d'Allah la zone. Vous comprenez Parce que ton amour pour la dunya est tellement grand que ça a dépassé ton amour pour le tawhid, pour l'islam en, en tant que religion. C'est pas ici pour une question. C'est pas, tu as bu l'alcool pour avoir les papiers. Ça, c'est un péché grave. Ce n'est pas coffre. Est-ce que c'est clair Non. Donc, dans, dans les faits, tout celui qui commet un péché, soit il a aimé quelque chose de plus que Allah dans ce contexte, ou bien il a craint quelque chose de plus que Allah Azod. Et ça, ça peut être péché mineur, péché majeur, ou ça peut atteindre le coffre si ça mène à faire le coffre. Taïk, on revient à Hadith ici. Yarasulallah, quel est le péché le plus grave d'associer Allah Azod et notre partenaire Alors après ça, Yarasulallah, quel est le prochain péché le plus grave C'est deux tuer son propre enfant par pauvreté donc on peut voir ici que même le même péché en tant que tel peut avoir plusieurs niveaux de gravité dépendamment de la situation dépendamment de la victime de l'impact et ainsi de suite un autre exemple après ça il a dit à Rasulallah il a dit à Rasulallah et, et le prochain péché le plus grave troisième niveau qu'est-ce qu'il a dit écoutez bien ça encore une fois Dans la religion d'Allah azawajik, il y a le grave et le plus grave. Il a dit: bi C'est le fait de commettre la fornication avec l'épouse de ton voisin. Ça veut dire la pire forme de fornication et de zinah. Vous comprenez? Parce que ici, qu qu'est-ce qu que ça englobe? Est-ce que c'est la fornication ou c'est plus? Plus? Ton voisin, il te fait normalement confiance. Tu dois être son défenseur. Tu dois être là pour le défendre, pour garder ses hurmats lorsque lui, il est absent. Tu dois être son œil. Il surveille, tu surveilles sa dignité, sa propriété. Tu ne vas pas le trahir. C'est pour ça, dans notre hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wasallam, La il yu'min il, ». Il ne sera pas un vrai croyant. Ils ont dit qui, Rasulallah Il a dit, « Man la y'a'manu, jaruhu bawa'iqah ». Celui dont le voisin <coughs> ne peut se sentir en sécurité de ses trahisons. Vous comprenez Lorsque le mal te vient d'un étranger, c'est un mal. Mais lorsque ça ça vient de ton voisin, là c'est grave. Si tu ne peux pas faire confiance à ton voisin, c'est un grand problème dans la vie. Vous comprenez en... exactement, exactement. ici c'est le Qiyas, analogie, c'est pas seulement le voisin, c'est le voisin, toujours ils disent les ulama, il faut voir c'est quoi les dégâts le mafsada, toute mafsada toute action qui mènerait à des dégâts comparables, c'est la même chose, c'est le même niveau Très bonne question. L'avortement, c'est la même chose. Je ne veux pas entrer dans les détails de la question de l'avortement parce qu'en Islam, les fıkra, les juristes, ils ont parlé de ça. Quand est-ce que l'avortement est halal, quand est-ce qu'il est, qu est macro, détestable, et quand est-ce qu'il est interdit à un certain seuil. L'avortement pour n'importe quelle raison est interdit. Il y a un khilaf entre les uléma le, sur le nombre de semaines ou bien de mois après ça. Bon, ça c'est une question reliée à la médecine et ainsi de suite. On doit ramener ici les fatwas pour les lire. On ne va pas s'engager rapidement comme ça parce que c'est Une question qui est quand même grave, mais je vous explique le sens, le principe général. Après un certain seuil, qui est le seuil après lequel la elle est mise, l'âme elle est, elle est à l'intérieur du, du cœur du bambin. L'avortement est haram dans toutes les situations. Parce que ça, c'est une âme, c'est tué, c'est un, un assassinat. Peu importe là la raison. Comme on a dit, on ne va pas entrer dans les détails, parce qu'il y a un khilaf ou un ulama sur le tafsir du hadith 40, euh, pour qu'il y suite. Donc, il faut il faut ramener les fatwas parce que c'est question de nawazil. Quelle okay? question de nawazil Surtout des questions de vie. Je peux pas lancer la réponse comme ça. Ah il a il a dit à la halaqa, on va faire l'avortement, il faut il faut dire à moi. Vous comprenez une Réponse comme ça ça se donne pas comme ça dans une halqa. Avant ça, il y a aussi un certain moment lors duquel il y a des savants qui ont fait en sorte que l'avortement soit acceptable, ça veut dire avant le 40 jours. L'avortement pour des raisons halal. Ça veut dire, de un, on ne parle pas de zina, fornication, ça c'est hors hors de sujet. On parle ici de halal, ça veut dire une femme avec son époux, certains savants avant 40 jours, ils sont plus flexibles. Ils disent parce qu'il n'y a pas de roux, il n'y a pas d'âme en tant que telle. Mais attention, pas avec la question de rizq. Ça doit pas du tout être relié avec la question de rizq. Je suis pauvre, je ne peux pas avoir d'enfant, non. Vous comprenez Il y a des situations dans lesquelles la personne dit, je, prépère, je préfère ne pas avoir d'enfant. Vous comprenez On peut parler par exemple de situation de guerre. Un couple qui se retrouve à être des réfugiés par exemple, il fuit la guerre et ainsi de suite. Certains main avant le 40 jours ici, ils vont être flexibles. Vous comprenez Pourquoi Parce que ce n'est pas une question de risque c'est une question de bon, on ne va pas entrer dans les détails, et ainsi de suite, c'est des situations. Entre les deux, la zone grise, c'est là où la limite, parce que c'est 40 jours, parce que c'est jusqu'à 4 mois, et ainsi de suite, il y a aussi des ulama' qui sont plus flexibles dans certaines situations, comme s'il y a un danger sur la mer, sur la santé de la femme en tant que telle. Si le médecin va dire que ça, ça va être un haml qui pourrait être dangereux, qui pourrait mener à la, la, la mort de la mer, et ainsi de suite. Il y a des détails du ulama là-dessus. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, ce que je vais vous expliquer ici. Pour vous, c'est quoi C'est une question générale. Okay question de détail. si vous voyez quelqu'un comme ça, juste, euh, ouvrir un livre et vous dire, oh, c'est ça, l'avortement avant 40 jours, pas de problème, après, sachez que ça, c'est quelqu'un qui est jahil. Soit c'est un grand savant, ou bien c'est un vrai jahil. Vous comprenez, un vrai ignorant. C'est des questions graves, de Nawazil, des questions... En passant même cette question de Nawazillah en général, que ce soit l'avortement ou autre chose. Des gens lancent à droite et à gauche, halal, haram, halal, haram. Et il y a des gens aussi qui demandent des questions comme ça complexes. On va voir la réponse maintenant dans la halaqa, il part. Il viens après ça, il dit, ouais, c'est une question, peux... est-ce que c'est halal ou c'est haram? Mais il y a des questions que même dans la loi, même dans la loi humaine, dans laquelle il n'y a pas à craindre Allah azzawajal, dans laquelle le juge, il a tout simplement à faire son travail, à suivre les règles. Même dans ça, il y a des questions aujourd'hui, de par le changement de te technologie, l'avancée technologique. Il y a des, des, des questions, jusqu'à aujourd'hui, même en Occident, les lois ne sont pas encore claires. Jurisprudence n'est pas encore claire. Pensez à tout ce qui est relié à l'Internet, comportement sur Internet, les droits d'auteur, questions tellement complexes. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas tranché. Parce que pourquoi Ça demande beaucoup de réflexion et d'études et ainsi de suite. Mais il y a des gens, lorsqu'il s'agit de l'islam, je ne parle pas de vous en passant, juste que ça m'a permis d'ouvrir cette parenthèse. Il y a des gens que lorsqu'on parle de l'islam, euh, « Cher, j'ai trouvé dans tel, euh, dans tel gâteau ou quelque chose, euh, ça mentionne euh, un ingrédient qui s'appelle tel, telle chose. Est-ce que c'est halal ou c'est haram ?» Non, mais dis-moi, est-ce que c'est halal ou c'est haram Le prophète sallalli a dit quoi ?« Halal ou bayin » och haram och haram är klar och haram är klar men är är där och haram är och haram är och haram är och de två det en zone gris som många människor inte känner det vill säga att de som känner det är en ett sätt och de forskning och så vidare vad gör det med on är det är klart så N'attends pas que le cheikh à chaque gâteau que tu vas amener, à chaque aliment que tu vas amener, qui contient une liste de 50, je ne sais pas quelle chose, que tu dois amener un chimiste. Et, wallahi, crois-moi, crois-moi, il y a un sheikh qui est un chimiste, chimiste qui a étudié aux états unis et qui a étudié shéria dans une grande université de, islamique du monde musulman, donc les deux en même temps. Et malgré ça, il a étudié une question relative aux aliments, un nouveau... Un nouveau Ingrédient très utilisé aujourd'hui et malgré ça, il a eu de la difficulté à arriver à une conclusion. Vous comprenez Pas facile. Il faut comprendre exactement c'est quoi, c'est quoi cet ingrédient, comment est-ce qu'il est fait. Hein Il faut faire beaucoup de recherches. Parfois même avec ces recherches, on te donne pas la réponse définitive. On essaie de te cacher le processus et ainsi de suite. Donc n'attends pas à venir juste comme ça. Halal ou haram Halal ou haram La même chose aussi pour l'autre extrémité des gens. Prends une liste circule une liste comme ça, 500 aliments sur Internet, les aliments haram à ne pas consommer. Tac, tac, tac, tac, tac, tout, tout est haram. Qui a, qui a dit que tout ça c'est haram quelle est, quelle, est, quelle est ta source Quelle est ta référence Parce que, donc, Ce genre de questions habituellement, qu'est-ce qu'on fait Soit c'est un grand savant, ou bien une personne avec beaucoup de connaissances, et beaucoup de connaissances ici dans le domaine, comprenez Parlez-en, étudiant de l'islam, qui s'il connaît beaucoup en islam, pas nécessairement un savant, mais qui même temps, en même temps, il a fait sa maîtrise en finances. C'est normal qu'il va être plus plus rapide à répondre sur des questions de finances, parce qu'il comprend le système, il n'a pas à faire beaucoup de recherches et ainsi de suite. Et il y a des questions pour lesquelles ce qu'on fait habituellement, on va regrouper, me « Ulama », c'est des instances de « ulama » qui amènent des experts et ainsi de suite. J'ai déjà assisté à la préparation de l'une de ces conventions con, con, con et conférences. Ça se prépare pendant des mois. Chaque membre, chaque savant et chaque expert prépare tout un, tout un mémoire. On va déterminer les questions à étudier. Des mois à l'avance, dans six mois, on va s'encontrer pour parler de tel thème. Et là, chaque chèque, il va prendre un thème particulier, il va faire une recherche 40-50 pages. Après ça, tout le monde se le partage à l'avance. Tout le monde va lire tout ça. Et là, on amène des, des études, des trucs, des avis d'experts, et ainsi de suite. Et là, ils se rassemblent et ils commencent à débattre. Chacun va présenter ce qu'il a trouvé pour essayer d'arriver à une conclusion. Et même malgré ça, à la fin, on va dire, « Khilaf, divergence », mais la majorité des membres, ils ont dit que c'est halal, que c'est haram, ou avec des conditions, et ainsi de suite. pas facile, juste comme ça, halal, ouais, va, faire, tu peux, tu peux faire avortement, pas de problème. Parce que j'ai trouvé une fatwa sur Internet. Vas-y. On parle de la vie et de mort ici. On parle d'une vie quand même. Je joue pas avec ça. Non. Ok. prochain hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, juste notre autre... 10 minutes. Inch'Allah, on va finir. Il m'a Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ijtani as-sab' al-mubiqat » « Évitez les sept péchés destructeurs », dit le prophète, « Ya Rasulallah wa Quels sont ces péchés, Ya Il a dit billah », le polythéisme. Deuxième chose, la magie. Un péché très grave, mais répandu dans plusieurs sociétés, surtout dans musulmanes. Malheureusement, beaucoup de personnes font « Sihru » et la magie, et ce genre de choses. Ça, c'est un péché grave. Même certaines formes de magie, c'est du koufur, clair. La magie, toute magie qui est reliée à le djinn, demander l'aide du de djinn, de djinns, de shayatin et ainsi de suite, ça c'est du kufr. وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Troisième péché, capital, destructeur, le fait de tuer une personne injustement. Numéro 4, اَكْلُ الْرِبَى Manger le riba, l'usure, ce qu'on appelle aujourd'hui les intérêts. Numéro 5, اَكْلُ مَالِ الْيَاتِيمِ Manger, Les richesses d'un orphelin. Qu'est-ce que ça veut dire ça, manger les richesses d'un orphelin? Hmm dont on a la charge, je suis le tuteur d'un orphelin. Mais tant tu es l'oncle de l'orphelin, ton frère, son père à lui est mort. On t'a désigné comme tuteur. Tu vas être responsable de sa richesse jusqu'à ce qu'il grandisse. Et tu vois, tu vas user de son l'innocence, sans ignorance, pour prendre de sa richesse et l'utiliser à tort et à travers. Ça, c'est un péché destructeur, il dit le prophète, alayhi s wa s Celui qui fuit la guerre, un soldat musulman contre des ennemis, mais qui va fuir lors de la bataille en tant que tel. Ça, c'est un péché capital, destructeur. Et le fait de... قَدْف, c'est le fait de d'accuser d'accuser les femmes qui sont pieuses qui sont chastes on va les accuser de fornication injustement ça c'est un péché aussi destructeur dans l'autre hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam min akbaril an prophète sallalahu alayhi il a dit parmi les pires péchés c'est lorsqu'un homme ça veut dire une femme insulte insulterait ses parents quelqu'un qui insulte ses propres parents Les compagnons ils ont dit à Rasoulullah, fait Comment est-ce que quelqu'un pourrait insulter ses parents? C'était inconcevable lors du temps, temps du Prophète Aujourd'hui, yadubillah. Mais le Prophète sallallahu alaihi parle de quoi? Il parle pas de ce qu'on voit aujourd'hui des gens qui insultent leurs parents. Là, c'est là, là extrêmement grave. C'est rendu autre chose. Mais là, le Prophète sallallahu alaihi a dit, akbarul kabir. Attention ici. Parmi les péchés les plus graves, des péchés majeurs. C'est quoi? C'est le fait qu'il dit que quelqu'un insulte les parents de l'autre et qu'en retour, l'autre va insulter ses propres parents. Vous comprenez, Vous comprenez Si moi, je vais, je vais avoir une chicane avec quelqu'un et j'insulte ses parents, je m'attends à quoi Il va insulter mes parents. Le fait de faire ça, le fait d'avoir insulté ses parents à lui, ça c'est parmi les péchés, les plus les plus grands péchés des péchés, péchés majeurs. Imaginez celui qui directement va insulter ses parents. Alhadan billahi azza wa hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam inna min akbar al-kaba'iri istitalat ar-rajuli muslimi bighayri haqq. Parmi les péchés les plus graves, le fait de toucher à l'honneur de mon frère injustement. L'honneur, la dignité, l'ird. Son image. Je vais détruire l'image de quelqu'un injustement. Comprenez, auprès des autres, pas simplement, je vais dépasser la riba ou autre chose, non, ça va. Je vais détruire son image. Attention, lui, ne faites pas le commerce avec lui. Lui, c'est un menteur. Lui, c'est un fraudeur, lui. Et tout ça, je sais que ce n'est pas vrai. Je suis en train de faire un complot pour que les gens le perçoivent maintenant de façon qui est mauvaise. Parmi les péchés les plus graves. Et dit Ibn Mas'ud, « Ackbarul kabairi, al-shirku billah, wal-amru min makrillah, min Ibn Masoud, compagnon du prophète, a dit, les plus grands péchés, c'est quoi Le shirk, polythéiste. « min makrillah » Le fait de se sentir sécurisé de la colère d'Allah. Moi, je n'ai pas à craindre Allah. Ça, c'est parmi les péchés les plus graves. Parce que ça, ça ouvre la porte à tout le mal. Et le contraire aussi. « min rahmatillah » Perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Ça aussi, ça fait partie des péchés les plus graves. Il nous dit... Ibn Mas'ud. Och han said ibnu Jubayl, han uttrycker kompanjer, eller han uttrycker tillhörare. Ildia Ibn Abbas, är det qu'il y a sju péchés major? Ibn Abbas il a dit Hunna till sjuhundratal närmare. Det är sannolikt sjuhundradel peger major. Inte sju eller sjuhundradel. Inte sju eller sjuhundradel. Inte la eller sjuhundradel. Inte Écoutez bien, ça c'est ce qu'il a dit Ibn Abbas, anhu, écoutez bien cette règle, il a dit, par contre, il a dit, il n'y a pas sept péchés majeurs, il y a probablement 700 péchés majeurs. Ce qu'il veut ici dire, c'est quoi selon vous Pourquoi est-ce qu'il dit 700 péchés majeurs Il ne faut pas, pas l'imiter. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit toute désobéissance à Allah, dans un sens, c'est un péché majeur. Parce que tu as désobéi au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas désobéi à un gars de la rue ou la police ou autre chose. Tu as désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, ton Créateur. C'est très grave. Mais de la miséricorde d'Allah, il a classé les péchés pour nous en des péchés majeurs et des péchés mineurs. Par contre, il dit, sauf que, il n'y a pas de péché majeur avec istighfar, avec le repentir et la taouba. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché qui sont trop grands pour Allah, comme on l'a dit tout à l'heure. comprenez Vous savez, -le. revenir à la question tout à l'heure, dans le hadith dans le Sahih Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, <coughs> il y a un homme, écoutez bien ce hadith, le hadith encore une fois sur le bon sens de c'est seul Allah qui juge, ça c'est le vrai sens de c'est seul Allah qui juge, pas le sens de, pas de haram, pas de halal, pas de distinct, ça, non. il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme, qui passait par un autre homme aussi, quelqu'un qui était une bonne personne, l'autre qui était une mauvaise personne. À chaque fois, il dit « Ya L'autre, il dit « Mais laisse-moi tranquille la !» prochaine fois, il repasse. « Tu ne crains pas, Allah Arrête !» Là, c'est la bonne personne qui fait le rappel à la mauvaise personne. L'autre, il dit « Mais laisse-moi tranquille Jusqu la... !» Jusqu'à date, ce que la bonne personne est en train de faire, c'est le bien Et ce que la mauvaise personne est en train de faire, c'est le mal. Par contre, un jour, la bonne personne, elle a dit, « la Par Allah, Allah va jamais te pardonner toi. » Alors, Allah subhanahu wa il, a dit quoi ?« Je lui pardonne à toi, à lui, et je te fais toi entrer en enfer. » C'est le hadith dans le Sahih Muslim. Allah il a pardonné à la mauvaise personne, Celui qui faisait le mauvais, pas la mauvaise, ça veut dire pas à sa place. La mauvaise, la personne qui faisait le mal, Allah lui a pardonné. Et la personne qui, avant ça, faisait le bien, Allah l'a fait entrer en enfer. Pourquoi Parce que cette personne-là, avant ça, elle donnait un conseil, mais un certain niveau a dépassé ses limites. Il veut devenir un seigneur, lui, avec Allah Azza wa Jal. Il veut décider qui, à qui Allah va pardonner et qui Allah va mettre en enfer. Vous comprenez ?« On, dit ici, on regarde de façon relative. Regardez, regardez bien ça. Le, le fiqh, la bonne compréhension de la religion. Il y a un angle ici, puis après ça, l'angle de l'autre côté. Un angle nous dit il n'y a pas un péché qui est mineur. Tous les péchés seraient majeurs, dans un sens. Pourquoi Je peux nous faire un résumé encore hum Parce que c'est la désobéissance au Créateur, subhanahu wa ta'ala, au tout grand, au tout puissant. Sous cet angle-là, il n'y a pas de péché qui est mineur. Tout est grave, tu as désobéi à Allah. Sous un autre angle, on peut dire aussi le contraire et c'est vrai. Il n'y a pas un péché qui est majeur. Ça veut dire pour Allah, il n'y a pas un péché qui est trop grand. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour Allah, que, peut, que Allah ne peut, ne peut pas pardonner. Vous comprenez L'être humain, nous, on a un seuil de tolérance. Je te fais du mal, tu vas accepter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Mais un jour, tu vas dire, mais là, là tu as dépassé les limites. Wallah, je ne veux plus te pardonner. Allah Azza il n'y a pas un péché qui est trop grand pour lui. Donc, dans, dans un sens, tous les péchés sont majeurs. Et dans un sens, il n'y a pas un péché majeur. C'est pour ça qu'il nous dit ici, la Il n'y a pas de péché majeur avec le repentir. Wala israr. Et il n'y a pas de péché mineur avec la La continuité, la consistance, celui qui fait péché mineur mais qui le fait toujours, le ba, ba, ba, bana, banalise, ça c'est pas un péché mineur. Vous comprenez que... Il dit, pour finir, InshaAllah, dernières cinq minutes. Alors maintenant, qu'est-ce que les ulama, ils ont dit C'est quoi un péché majeur Certains ulama, je vais vous faire un résumé, InshaAllah, juste pour qu'on ne passe pas beaucoup de temps sur ça. Certains ulama, ils ont dit un péché majeur. C'est seulement... ou eh bien, on va laisser cette opinion pour la fin. Certains ulama, ils ont dit, les péchés majeurs, tout ce que Allah a appelé que c'est azim, que c'est kabir. Dans certains versets, on a le mot azim, kabira. C'est grand, c'est énorme. Comme Allah a dit, il dit, « Il n'a shirkaladzulmun azim. Il n'a hukana hi... hu huban kabira. Il n'a qatlahumkana kabira. » Inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima. Tuskun Allah 'azza wajalla. Il dit que c'est grave, que c'est énorme, que c'est grand dans les versets du Coran, ces actions n'a réfèrent à un péché majeur. D'autres ulama, ils ont dit Tout péché pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala Écoutez bien la deuxième opinion ici, juste un 3 minutes on aura fini, donc un peu de concentration inchallah. Deuxième opinion, certains savants ils ont dit tout péché pour lequel Allah, il a décrété une punition particulière dans la dunya, auprès du juge, had ou une punition particulière dans l'au-delà. Celui qui fait telle chose va avoir telle punition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Alors, c'est un péché majeur. Troisième opinion, qui est l'opinion à laquelle moi je crois, c'est l'opinion qui me convainc le plus, les péchés majeurs, C'est seulement les péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelés majeurs. Ou bien qui sont dans le Coran et qui sont majeurs, ou bien pour lesquels il y a la malédiction, la'nahumullah ou la'ika la'nahumullah, ça veut dire que c'est grave. Donc, c'est seulement ce qui est dans le texte et tout ce qui pourrait avoir un dégât qui serait comparable. Vous comprenez Tout ce qui mènerait à un dégât Tout ce qui est un péché majeur Spécifiquement mentionné Comme tout à l'heure on a dit le hadith la tajarik", Fornication avec l'épouse la, la de son voisin Mais comme notre frère il a dit Fornication avec un membre de famille Qui fait confiance à la personne Et ainsi de suite C'est une trahison qui est très très grave Donc ça c'est au même niveau le, Les dégâts sont les mêmes Comprenez Taïd Si quelqu'un va frapper ses parents, est-ce que c'est un péché majeur Oui. Quelqu'un va nous dire, mais il n'y a pas de hadith qui dit que frapper ses parents, c'est un péché majeur. Et bien, Le prophète, il t'a dit que insulter tes parents indirectement, c'est un péché plus que majeur que dire de celui qui frappe ses parents. Vous comprenez Voir les dégâts. Le mensonge, est-ce que c'est un péché majeur ou un péché mineur Selon vous Ça dépend, même si le mensonge, c'est mensonge, c'est immoral. Et Allah Azzawuddin, il n'aime pas les menteurs. Mais est-ce qu'on peut dire que n'importe quel mensonge, c'est un péché majeur? Là, ça va devenir très grave. Parce que il n'y a, a pas quelqu'un, on ne peut pas dire il n'y a pas quelqu'un, mais c'est très, très, très, très, très rare. Les personnes qui n'ont même pas dit un petit mensonge avec une bonne intention, seulement en étant gênant, vous comprenez? Il y a un mensonge que la personne va dire sans causer du mal à l'autre personne. Mais la personne, elle était gênée, elle a dit un mensonge. C'est haram, c'est un mensonge, c'est pas bien. C'est pas pour justifier le mensonge. est-ce qu'on peut dire que c'est un péché majeur On va donner l'exemple. Quelqu'un qui jeûne, Philoussian, un jeûne d'une journée en plus, et quelqu'un l'invite, « Viens manger avec moi, viens, Bismillah, viens. » Je t'invite, je vais te payer un repas, viens, viens. Il dit, non, non, non. Wallah, wallah, s'il te plaît, viens avec moi, viens avec moi. Mais pourquoi tu ne veux pas venir Alors, il se sent gêné de dire, parce que je jeûne, on va dire, parce que je viens de manger, je suis ne suis pas faim. Vous comprenez Ça, c'est un mensonge. Est-ce qu'on va dire que ça, c'est un, un péché majeur Non, quand même. Est Ce qu'il qu a causé, causé du mal à autrui, qu'il a causé un mal ici à notre personne, ça reste, c'est haram, c'est un mensonge, c'est haram. Dit, il était gêné, gêné, il a essayé de se justifier qu'il le fait pour une bonne intention. Il n'y okay a, a pas de mensonge blanc en islam. Tous les mensonges sont noirs et ils sont tous haram. Mais comme on a dit, on est en train de parler ici, qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui n'est pas majeur. Par contre, Un mensonge, dans le hadith du prophète lorsqu'il a vu la personne dans Adabul Kabal punie dans sa tombe il a mentionné alayhi salatou Al-kathbatu Ah, ce hadith il est tellement grave de nos jours. C'est quoi le kathbatu C'est le mensonge qui, qui atteint les horizons. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Dépasser les limites de quoi? C'est l'auditoire, la portée. Pensez aujourd'hui les réseaux sociaux et l'internet et le WhatsApp et le je sais pas quoi. Alors quelqu'un qui dit un message, un mensonge aujourd'hui, ça sort de ton contrôle. Tu dis un mensonge sur internet et là, même si tu veux l'arrêter, tu ne pourras plus l'arrêter. C'est parti. Un mensonge viral. Pour utiliser les les mots d'aujourd'hui. Ça c'est ça c'est très grave. Non. Non. Ça c'est esthétisme. Ça, on ne parle pas de ça. Et c'est ça, ça sort de la règle. on parle de la règle, c'est que tout mensonge est haram. Le shari'a shari a, a donné des, des exceptions. Comme le mensonge pour réconcilier entre deux personnes. Comme le mensonge entre époux et épouse. Attention ici, le sens du hadith, ce n'est pas le mensonge de la trahison. Okay? Ce n'est pas le mensonge de trahir son épouse ou son époux. Ce n'est pas ça le sens. Hadith, Rajudim, Mala'at, il a dit le prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'un homme il parle à sa femme, qu'est-ce que ça veut dire Qui pourrait nous donner l'exemple Hein Est-ce que tu as aimé le gâteau Je l'ai tellement aimé, ma tellement bon. Vous comprenez Son épouse... Elle, elle, parce, parce qu'elle a vu la voisine je ne sais pas quoi est-ce qu'on va partir bientôt je veux partir en voyage l'an prochain est-ce que tu penses qu'on va partir in -shallah, in -shallah. mais lui il sait qu'il n'a pas les moyens mais il veut juste la rendre heureuse comprenez la même chose une épouse qui parle à son mari et elle elle est malade ou elle se sent mal ou autre chose elle va dire comment est-ce que ça, ça va aujourd'hui ça va très bien je me sens très bien juste pour le réconforter ainsi de suite. Vous comprenez C'est pour le bien de la relation. C'est ça le sens du hadith. Le cas de bécis, le mensonge. Parce que sinon, dans la vie de tous les jours, le croyant doit être véridique. Il ne doit pas être, être trop diplomatique. Trop diplomatique, ce n'est pas bien. Vous comprenez. C'est bien d'être diplomatique, ce qu'on appelle mudarat. Il ne faut pas être toujours comme foncé sur les autres. Mais trop diplomatique aussi, tu ne deviens pas sincère. Tu ne deviens pas naturel. Mais là, dans le cadre d'un couple, d'un mariage, ça c'est différent. Comprenez, C'est complètement différent. Parce que le but de la relation est complètement différent de, du but d'une relation avec une personne dans la vie. Donc comme on a dit, ici, le Kavib, on va voir le Kavib, le mensonge <coughs> du mauvais témoignage, est ce qui est un péché majeur, jahadatuzur, oui, parce que ça peut avoir des conséquences très très grandes Le plus que le mensonge peut avoir de conséquences, aujourd'hui, ils, ils ont parlé dans les nouvelles, conseiller de Trump, l'ancien conseiller Flynn, il a reconnu aujourd'hui qu'il a menti dans son témoignage. Qu'est-ce qui est arrivé juste après Juste après. Les actions dans la bourse ont diminué juste à cause d'un mensonge d'un gars. Imaginez, Souhaama, le système qu'on nous dit que c'est un système économique tellement avancé. Quelqu'un dit un mensonge et les gens perdent des millions de dollars en investissement à cause d'un seul gars. Mais ça reste que c'est un mensonge qui est grave. Donc, le mensonge, entre autres, ça peut différer d'une situation à une autre. Ça peut être un péché grave, ça peut être un péché extrêmement grave, tout comme ça peut être un péché mineur qui reste haram quand même. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un problème. Wallahu ta'ala, a'la ou a'la. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure, inshallah Vad är det så? vi på här. subhanahu wa ta'ala, Allahu a'ala, wa a'ala, subhanahallah, wa bihamdik. wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala,